وَنْقِبْلَا пресente «ЛЕ МОНОТЕИСМО НИСЛАМ» بسم الله والحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده و نستعينه و بالله تعالى من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا هاديلاه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 Téhouhid Allah et qui devrait une être notre dernière séance avec laquelle nous allons conclure avec euh, ce contenu avec cette série et on passe à la prochaine section qui nous parle de al al ala Allah taala la section qui nous parle sur le fait de faire un serment de jurer sur Allah Je jure sur Allah. Encore une fois, ici, c'est difficile de traduire. Mais jurer sur quelqu'un. Lorsqu'on jure sur quelqu'un. On a déjà mentionné ça il y a de cela deux ou trois séances. C'est lorsque quelqu'un veut tellement insister, veut te demander quelque chose avec insistance, il va te dire je jure sur toi. Je jure sur toi. Ça veut dire en quelque sorte pour... T'imposer de faire une, une chose ou bien tellement il veut souhaiter parfois c'est pas par imposition mais parfois tellement la personne elle est dans le besoin elle a besoin de notre aide qu'elle nous dit accepte alayka s'il te plaît je jure par Allah sur toi alors ici que qu'en est-il de juge, jurer sur Allah azawajal ça veut dire tellement une chose est importante pour nous on va jurer par Allah sur Allah pour que Allah azawajal nous donne cette chose est-ce que ça c'est licite ou c'est pas licite c'est mentionné dans certains textes du, prof... du prophète wa et euh, parfois bien sûr si on essaye c'est évident ici c'est juré par Allah c'est pour lui imposer une chose pour en pensant le contraindre à faire quelque chose alors ça c'est clairement bien sûr interdit et c'est contraire au respect qu'on doit envers Allah subhanahu wa ta'ala et à la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala ta'dhimu allahi azza wa jalla annadhalika qadh hunfi janibi ar-rububiyyah parce que Allah azza wa jalla c'est lui, lui le seigneur subhanahu wa ta'ala donc c'est quoi l'iqsamu ala Allah jurer sur Allah la définition que les ulama ils donnent sur ça أَن تَحْلِفَ عَلَى اللَّهِ أَن يَفْعَل أو تَحْلِفَ عَلَيْهِ أَن لَا يَفْعَل C'est de jurer sur Allah qu'il fasse telle chose ou jurer sur Allah qu'il ne fasse pas telle chose سبحانه و تعال Alors c'est quoi son حكم Est-ce que c'est licite ou ce n'est pas licite Ça dépend de la situation euh, Si الْحَامِلُ عَلَيْهِ Si la, la, la cause, la raison qui nous pousse à faire une telle chose c'est الْإِعْجَابُ بِالنَّفْسِ une forme d'orgueil, une forme d'arrogance au fond de nous, ou bien de, encore une fois, vouloir imposer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose de notre propre gré, de notre propre volonté, de notre hawa, on veut l'imposer à Allah subhanahu wa ta'ala, Comme le fait de vouloir restreindre la miséricorde d'Allah Azzawajal. Comme on va voir le hadith, Inch'Allah Azzawajal, dans un moment, qui nous parle de ça et l'exemple qui est dans le hadith, c'est le fait de vouloir restreindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, c'est clairement haram, c'est clairement interdit. Et parfois, ça rentre dans ce qu'on appelle « At-ta'alli ala Allah ».« At-ta'alli ala Allah », ça veut dire Euh, c'est comme décider à la place d'Allah Azza wa vouloir décider à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, bien sûr, c'est faux, c'est dangereux et c'est clairement haram, c'est clairement interdit. La deuxième forme, C'est le fait que quelqu'un jure sur Allah Azza wa que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quelque chose. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a porté à dire une telle chose C'est parce que Rajaouhu Azza wa Il a tellement d'espoir en Allah Subhanahu wa Taala. Il est tellement attaché en Allah Subhanahu wa Taala. Il pense tellement du bien d'Allah Azza wa qu'il sait, il a cette certitude, ce sentiment au fond de lui-même que s'il va jurer sur Allah Azza wa va lui donner cette chose-là. Donc là ici c'est parfois une forme ou bien une euh, comment on peut dire ça? une illustration de la force de la certitude du yakin de la personne de l'attachement de la confiance qu'elle a en Allah subhanahu wa taala. Wa hada jaizun et ça c'est licite même que le prophète ﷺ dans le hadith authentique rapporté par Tirmidhi authentifié par al il dit ﷺ comme min ashath اخبر ذي تمرين او ذي تمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا ابره دي عليه الصلاه والسلام لو ريزومي ici du sens de ce hadith comme y a-t-il de personnes une di ali sallatou salam qui sont faibles et qui sont mal présentables Qui ne sont pas présentables. Pourquoi ils ne sont pas présentables C'est pas au sens s'ils sont sales ou bien ils ne prennent pas souvent, ils ne prennent pas soin de leur apparence. Le sens du hadith ici, ça veut dire c'est des gens qui sont, qui sont pauvres, qui sont faibles. Ashraf arbar. Ash c'est quelqu'un qui est décoiffé, qui n'a pas les cheveux qui sont bien coiffés. Ou alors arbar c'est quelqu'un qui est plein de poussière, comme quelqu'un peut-être qui pourrait être un itinérant dans la rue, par exemple. Alors il dit Alléluia, comme il y a-t-il parmi ces gens là qui لو أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا أَبَرَّهُ Си si il va jurer sur Allah, Allah azzawadjel il va lui donner ce qu'il a demandé. Allah azzawadjel. Pourquoi Parce que le Prophète sallallahu alaihi wa sallam veut nous dire ici que c'est quelqu'un, c'est une personne qui n'a pas du tout d'importance dans cette vie. Les gens n'ont aucun respect ou bien ne lui donnent aucune place mais au prix d'Allah azzawadjel, sa place est tellement grande de par sa piété et par son iman et son yakin que s'il si va dire ya Allah aqsamtu alayka que tu me donnes telle chose Allah Azza wa Jall il va lui donner pas parce que bien sûr Allah Azza wa Jall il est contraint mais parce que Allah Azza wa Jall il aime son serviteur Allah Azza wa Jall il aime cet homme là qui est euh, parce que Allah Azza wa Jall il est généreux subhanahu wa ta'ala et parce que Allah Azza wa aussi il sait que cet homme là il pense tellement du bien d'Allah Azza wa Jall wallahu ta'ala la yukhayyib dhann 'abdihi Allah Azza wa Jall toujours Il n'est jamais, contrairement au bien que ses serviteurs pensent de lui, subhanahu wa taala. Bien sûr, sauf si c'est dans al-haram, les gens qui font al-kufra ou bien qui font al haram, mais qu'ils pensent que Allah azawajalla il va leur donner du bien après ça. Que ça c'est. Badalahu euh, min Allahi mala miyakunu yahtasiyoon. Comme Allah azawajalla nous dit dans le al Coran al-Karim, subhanahu wa taala. Il y a l'histoire de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, subhanahu taala. Sufyan al Ça, ça rentre dans Karamatou al-Awliya. C'est juste une histoire qu'on ajoute comme ça, comme un bonus, que les ulama, ils citent. Il y a plusieurs histoires comme ça, mais entre autres, Imam Soufyan Thawri, l'un des grands juristes de l'islam, une fois, euh, Abu Ja'far al-Mansour, le calife, lors de son temps, il lui a demandé de devenir juge, il a demandé à Soufyan Thawri de prendre une position de juge. Alors, bien sûr, la première réaction de tout le monde, ça serait que, quelle bonne chose Soufiane Thawri, il ne voulait pas, il a refusé une telle chose. Plusieurs des salaf et des ulamas, ils refusaient la position de Al-Qadha. Ils ne voulaient pas la prendre parce qu'ils savent que c'est une grande responsabilité auprès d'Allah Azza wa Grande amana, c'est quelque chose de très, très sérieux de faire, bien sûr, un vol, mais de juger, même parfois par erreur, De, euh, de ne pas soutenir quelqu'un qui est une victime, ou bien de soutenir parfois le contraire, ça veut dire la personne qui devrait être coupable à la place. Et parfois certains ulamas aussi, ils s'abstenaient de prendre des positions de juge, d'accepter la fonction de juge et le rôle de juge, Euh, lorsqu'il savait qu'il y avait beaucoup de vols, beaucoup d'injustices dans le système en tant que tel. Si le système, il est corrompu, ça veut dire le calife et ceux qui sont sous le calife, et ainsi de suite. Cela veut dire qu'il rend certainement pas la pleine possibilité ici de faire régner la justice. Alors, il préférait ne pas accepter cette position que les gens, bien sûr, au contraire. Les gens, ils disent, ah, habituellement, les gens, ils disent, mais quel... il, il, est, il est chanceux, tellement chanceux, lui, qu'il a reçu cette offre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé Abu Ja'far al-Mansour, il était tellement frustré contre lui. Alors il dit, il se prend pour qui ce Soufyan Thawri Pour qu'il rejette ma requête, mon ordre. Je lui ordonne de devenir juge et il rejette. Il a ordonné à ce qu'on le tue, à ce qu'on l'exécute. Imaginez, subhanallah, Soufyan Thawri. Encore une fois, il y a des gens qui seraient prêts à, euh, à tuer des autres pour prendre la position de juge. Et ulama, les plus ancêtres, ta’ala anhum de leur crainte de ils sont prêts à risquer leur vie, à mettre leur vie en jeu pour ne pas devenir juge, pour recevoir, pour rejeter une telle offre lorsqu’elle est dangereuse pour leur dignité, pour leur. Akhira. Alors, alors, minhu il a pris la fuite, Sufyan Thawri et bien sûr ici euh, Abu Ja’far al mansour il a demandé à ce qu’on le cherche partout, avis de recherche, trouver a trouvé Soufiane il a demandé à ses soldats de trouver Soufiane Thouri. Alors, Soufyan Thawri, il a pris refuge fit Mekka, il s'est réfugié à la Mecque. Et bien, ce récit pour Abu Ja'far al-Mansour, c'était quelque chose de grand ici, de grave que Soufyan Thawri, il refuse, parce qu'encore une fois, Soufyan Thawri, c'était un grand savant de l'islam que les ulama, il respectaient. Donc, probablement ici Abu Ja'far al-Mansour avait un intérêt derrière cela. Il voulait soit utiliser l'imam Soufyan Thawri pour arriver à certaines fins ou autre chose. Donc, le fait qu'il ait reçu, ça l'a grandement frustré. Et ils ont finalement Trouvé Sofiane Thaoury, ils l'ont attrapé. il a été emprisonné. Et là, euh, ils, ils ont informé Abu Jaafar Mansour. Abu Jaafar Mansour, lorsqu'il a eu la possibilité, il a voyagé vers Mecca entre autres pour aller voir Sofiane Thaoury et pour Euh, être témoin de son exécution lui-même. Il veut lui-même être présent et être témoin. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Soufiane Thawri, lorsqu'il a entendu parler de cela. Allahumma, inni aqsamtu alayka an la yadkhulaha Abu Ja'far. Oh, ya Allah, je jure sur toi que Abu Ja'far n'entre pas Mecca. Ya Allah, je jure sur toi que Abu Ja'far n'entre pas Mecca. <tit> <tit> <tit> <tit> Fa al Mansour wa huwa ala hudoudi Mecca. Abu Ja'far al-Mansour, le calife, il est mort exactement aux frontières, aux limites de Mecca, juste avant d'entrer Mecca. Allah Azza il a exaucé exhausté le dua de Sufyan Thawri, encore une fois. c'est Ça, c'est « min karamati al awliya ». Mais bien sûr, même quelqu'un qui est pieux, il ne va pas à tort et à travers dire « Ya Allah, aqsam alayka » pour chaque petite chose. Donc, ça, c'est Les ulémas, même ceux qui étaient pieux, plusieurs, ils étaient gênés. Ils étaient gênés de, comme ça, de jurer sur Allah Et parfois, ils utilisaient cela dans des situations vraiment extrêmes, comme celle qu'on vient de, de mentionner, que ce soit pour sauver leur vie, pour faire face à un tyran, ou parfois, c'est pour les musulmanes, pour que Allah accorde la victoire aux musulmanes dans des guerres où ou autre chose. Alors, prenons maintenant le hadith qui est mentionné ici dans la section qui nous parle du cas dans lequel jurer sur Allah Azza wa Jal, vouloir contraindre Allah, penser contraindre Allah Azza wa Jal par le serment que c'est haram, c'est interdit. Dans quel cas Hadith rapporté par muslim, Dundub ibn Abdullah il nous dit قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit قال à Rajulun Un homme, il a dit, une fois, un homme a dit «Wallahi la yaghfirullahu li fulani » «Par Allah, Allah ne va jamais pardonner à tel. » Ça, c'est un homme pieux, ou bien qui était en apparence pieux, qui était pratiquant, et qui a vu que tel euh, qu'une personne faisait tellement de mal, désobéissait tellement, avait beaucoup de péchés Alors, il a dit un jour, il a dit «Par Allah, Allah ne va jamais lui pardonner lui. » à veut dire «Lui ne mérite Pas le pardon et ne méritera jamais le pardon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici Ta'alla ala Allah. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, qalallahu azza wa jal, donc cette partie du hadith, hadith al-Qudsi, Allah azza wa jal, il a dit, Man d'alladhi ya ta'alla alayya, alla aghfira li fulanin. Qui est cette personne qui ose dire à ma place, décider à ma place, que je ne vais pas pardonner à tel إِنِّي غَفَرْتُوا إِنِّي قَدْ غَفَرْتُوا لَهُ وَأَحْبَطُوا عَمَلَكُ Cert, je lui pardonne à lui et j'annule toutes, ta... toutes tes bonnes actions à toi. Donc Allah Azza wa il a pardonné à celui qui était le désobéissant, qui était fassir, qui était entaché de plein de péchés. Allah Azza wa lui a pardonné et Allah Azza wa il a puni l'autre, celui qui avait plein de bonnes œuvres. Elles ont tous été... toutes été annulées par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi parce qu'il a fait cette chose grave là qui est quoi Ta'alla 'ala Allah azza wa jall 'ala Allah il a juré sur Allah azza mais pas par espoir auprès d'Allah azza mais parce qu'il voulait restreindre la miséricorde d'Allah azza et décider à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il dit si Abu Huraira radi ta'ala anhu parla bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuh il a dit une parole qui a détruit sa dunya ainsi que sa, que sa akhira. Seulement une parole, billahi azza wa mais tellement elle était grave auprès d'Allah. Et dans une autre narration, donc ce hadith, comme on a dit, il est dans Sahih Muslim, dans une autre narration euh, qui a été rapportée par Ahmad et Abu Dawoud, authentifiée par l'Albani, ça nous parle de certains détails que je vais mentionner très brièvement, que ces deux hommes-là étaient de Banu Israël, Mutawakhiyayni, Ils se connaissaient, donc soit ils étaient des amis ou des voisins ou autre chose. Et il y a quelqu'un qui faisait beaucoup de ibadah, beaucoup de bonnes œuvres, et l'autre qui était moudhneb, il faisait beaucoup de péchés. Et à chaque fois, celui qui faisait les bonnes œuvres, il lui rappelait. Il disait « Toub ilallah fais la tauba aqsir, aqsir, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala ». Alors un jour, l'autre, celui qui commettait des péchés, il a dit quoi Il a dit « Laisse-moi tranquille, khalini wa rabbi abu'ith ta'alayya raqiban » est-ce que tu es toujours, toujours derrière moi laisse-moi tranquille okay? donc bien sûr le sens de ce hadith ce n'est pas de justifier ici le mal ou bien de laisser l'amr bil-ma'ruf donc ici probablement que la personne elle exagérait ou qu'elle espionnait sur, sur ce désobéissant ou autre chose parce que même Amr bil-ma'ruf bien sûr il y a des conditions il y a des critères, il y a Un contexte bien particulier. C'est pas au bout où aller euh, se mêler de la vie privée des gens et rentrer dans leur foyer, dans leur vie personnelle et espionner pour trouver à chaque fois qu'ils font quelque chose de mal qu'on va venir ici. Alors, il a dit l'autre, euh, celui qui était obéissant en apparent, il était en colère, il a dit Il a dit par Allah, tu vas jamais entrer le en Jannah, Allah ne va jamais te pardonner, tu ne le mérites pas. Allah a pris leurs âmes Lui a donné la mort. Alors Allah Azzawajal, Il a dit à celui qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. أَكُنْتَ Est-ce que tu connaissais qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que tu as la connaissance de l'Hayb, la connaissance dans la Azawajal? Bien sûr que non. Ou bien tu étais capable de contrôler ce qui est entre mes mains. Ça veut dire Sukīlā raḥmatullāh subḥānahū wa taʿālā allāh ʿazza wa jall ilā di'zhabū bihi fa dakhal al ça veut dire le désobéissant entre au paradis par ma, par ma miséricorde d'allāh ʿazza wa jall ilā di'a l'autre prenez le vers l'enfer donc dans ce hadith ʿiyādh ça nous montre le danger de vouloir Faire le ta'alli, jurer sur Allah Azza wa jurer sur des choses et dire par Allah, moi je sais que là il va faire telle chose. Qu'est-ce qui, qu qui te dit est Comment est-ce que tu peux le savoir On ne le sait pas. Ça c'est ilmul ghayb, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith aussi nous rappelle la gravité de la langue et des paroles. Donc les paroles peuvent nous détruire. Comme dans Boukhari, muslim il a dit alayhi salatu wa salam, « Inna bil kalima » que parfois un serviteur d'Allah azza il dit une parole quelques mots à peine une phrase qu'il ne prend pas au sérieux il ne fait pas attention à ce qu'il est en train de dire bihi biha ab'ad ma al-mashriq wa al-maghrib qui va le prendre au fond de l'enfer tellement au fond que ça va être comparable à la distance entre l'est et entre entre l'ouest Et bien sûr, la gravité des paroles devient encore plus sérieuse lorsque ça entre au Tawhid d'Allah Azza wa Jalla, la vénération d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et ainsi de suite que dire de ceux bien sûr qui se moquent d'Allah Azza wa Jalla ou de ça, religion billahi Azza wa Jalla. Prochaine section, elle est reliée à la chafa'a. Rappelez-vous que la chafa'a, c'était quoi C'était l'intercession, le fait de vouloir intervenir ou euh, le fait de vouloir intervenir euh, pour l'intérêt, au profit de quelqu'un, auprès de quelqu'un d'autre. Donc, habituellement, on veut intervenir auprès d'une euh, d'une autorité, par exemple, de quelqu'un de fort, ou quelqu'un de riche, ou autre chose, pour servir quelqu'un qui est dans le besoin. Ou parfois, on demande « Shafa'a » pour nous-mêmes. Parfois, on demande une intervention pour nous-mêmes. Donc, Dans le temps, les gens ils allaient chez loisir, Al chez par exemple ce qu'on appelait dans le temps ministre ou autre chose. De nos jours, les gens ils vont aller par exemple voir le député pour dire à ce que tu peux intervenir pour moi auprès euh, du ministère, auprès de telle instance. On appelle ça quoi Al-Shafa'a » ou bien intercession pour de demander un emploi ou autre chose. On a parlé, on avait toute une section, plusieurs sections sur Al-Shafa'a, un peu au début. Euh, de cette série relativement, je ne me rappelle plus c'était à quelle séance, bien sûr, mais on a parlé de Shafa'a dans Al-akhirah, Shafa'a auprès de Azza wa qu'elle a des conditions « La eshfa'una illa l'iman irta'da » Mais maintenant, qu'en est-il du contraire Si quelqu'un, il veut se rapprocher des gens par le nom d'Allah Azza wa Jal, il, il veut que, c'est comme s'il si veut que le nom d'Allah Azza wa Jal intervienne pour lui auprès de telle personne. Il veut une intervention auprès de telle ou telle autre personne par le nom d'Allah subhanahu wa taala. Alors ça, bien sûr, c'est interdit. لا يطلب من الله أن أحد من خلقه لأن معنى ذلك أن الله لا يستطيع أن ينفع ك مجرد وسيلة. Il est complètement interdit. On ne peut pas demander à Allah azawajel d'intercéder pour nous auprès de telle ou telle autre personne parce que cela voudrait dire que Allah Azza wa n'est pas capable de nous amener de nous faire et de nous donner ce qu'on voudrait avoir tout seul subhanahu wa ta'ala et qu'il tout ce qu'il peut faire c'est intervenir pour nous ayyadam billahi Al-Zawajil. Donc ça aussi c'est contraire à Ar-Rubbia au respect qu'on doit envers Ar-Rubbia, la seigneurie dans l'Al-Zawajil, et aussi parce que ça ouvre une porte vers eshirk. Voici la tune et l'eshirk. Le fait de penser que l'Al-Zawajil il est partenaire comme telle autre ou bien il est partenaire avec telle autre personne. Riyad al-Bilahi Al-Zawajil. Comme par exemple, peut-être encore une fois. Euh, cette section-là ne semble pas peut-être euh, très évidente pour plusieurs parmi vous, mais ça existe dans certains, dans certains pays, dans certaines cultures où les gens, par exemple, quelqu'un va lui dire « Menwa tout cas. » Vous savez, dans certaines cultures arabes, par exemple, jusqu'à de nos jours, tout fonctionne avec les interventions, les intermédiaires, les connaissances. Pour avoir droit à tel programme gouvernemental, il faut avoir une conséquence. Donc, il faut avoir une, excuse, une connaissance dans quelqu'un intermédiaire. il faut avoir des contacts. Donc, parfois, on va demander à la personne de façon méthodique, « tout setatuka, qui est ton intermédiaire Qui a intercédé pour toi Qui t'envoie ici Qui te réfère ici ?» qui intervient pour toi ça veut dire si tu n'as pas ça, ne viens pas tu n'auras pas le programme ou bien on ne va pas t'offrir cette chose alors certaines personnes pourraient parce qu'ils n'ont personne alors ils vont dire quoi c'est Allah qui est mon intermédiaire qui est mon, mon intercesseur euh, alors ça c'est faux on ne peut pas dire une chose pareille encore une fois on ne l'utilise pas pour qu'il intercède pour nous auprès des, des créatures Allah Azza wa Jal il est le plus haut il est le plus haut tant qu'à tourner vers Allah Azza wa Jal et bien tout simplement demander du'a directement à Allah wa jahallah, comme certaines personnes aussi il veut insister sur toi s'il vous plaît reste manger avec nous toi tu vas dire non je dois partir il va, il va te dire La face d'Allah par la face d'Allah, ça veut dire c'est pas un qasam ici, c'est pas un serment. On a parlé déjà de le qasam juré par Allah, mais avec l'intention de je je je je vais mettre, je vais même sacrifier, je vais même mettre en avant la face, le visage d'Allah azawajal afin afin que tu manges avec nous. Alors ça bien sûr c'est c'est interdit, ça c'est interdit. idha qasada al isti'farah, c'est quelque chose qui est interdite. وَذَلِكَ لِأَنَّ مَرْتَبَةَ الْمَشْفُعِ إِلَيْهِ أَعْلَى مِن مَرْتَبَةِ شَافِعِ وَالْمَشْفُعِ لَهُ La même chose aussi, euh, aussi c'est que dans la logique de شفاعة, de l'intercession, comme on a mentionné, l'intercession habituellement, elle a une fin. Et cette fin-là, on veut la voir auprès de telle personne, par exemple, de telle autorité. C'est c'est la personne qui peut nous réaliser la chose. Mais habituellement, cette personne ou bien cette entité qui peut nous réaliser, qui peut nous concrétiser la chose, elle est la plus forte dans chaque R. Encore une fois, c'est on veut on veut qu'on intercède pour nous auprès du gouvernement, auprès du ministre, auprès du roi. Alors, le fait de utiliser le nom d'Allah Azza pour intercéder auprès du roi, c'est comme si on est en train de signifier ici que la puissance absolue, le plus grand, au final, c'est qui C'est le roi. Et Allah il nous aide seulement à se rapprocher du roi ou du ministre ou du gouverneur ou autre chose. C'est pour cela que, entre autres, c'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose de de haram. On a ici un hadith. Hadith en tant que tel, j'aimerais mentionner que plusieurs ulamas, dont l'Albani, ils disent que le hadith il est faible le hadith il est faible faible en tant que tel mais en général sans sans sens il est juste alors hadith de Jubair ibn Mut'im Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu il djaa'a a'rabiun ila an-nabiyyi alayhi salatu wa salam il y a un bédouin qui est venu chez le prophète alayhi salatu wa salam il a dit ya rasul allah au messager d'allah nuhikatil anfus وَجَعَ الْعِيَالُ وَهَلَكَةِ الْأَمْوَالِ فَاسْتَسْقِلَنَا رَبَّكَ Ya Rasulallah Les âmes, les personnes, les vies sont, se sont, euh, sont devenus affaiblies Par quoi Par le manque de pluie Ça veut dire qu'il est en train de se plaindre auprès du Prophète sallallahu alayhi wa d'un problème de sécheresse Alors il dit quoi ici Ya Rasulallah Les gens sont devenus faibles. Il n'y a pas de pluie, ça veut dire il n'y a pas de nourriture et de ce fait on est affaibli. De al-riel, les enfants sont affamés. Helakatil Amwell, nos biens commencent à périr. Ça veut dire euh, les plantes et les arbres et ainsi de suite. Fas tasqilanarabbak, Allah Ya Rasul Allah demande à Allah de nous faire descendre la pluie. Istiqah salatu istiqah, fa inna nastashfugu billahi alayk wa bik ala Allah. Car on fait, la on, on demande la chafaa d'Allah, subhanahu wa taala, sur toi, auprès de toi, et on demande ta chafaa auprès d'Allah. C'est comme s'il est en train de dire ici entre toi et entre Allah azawajalla, quand on a besoin d'Allah on va te faire, on va demander ta chafaa auprès d'Allah Et ça, bien sûr, dans la vie du prophète صلى il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un mal. Mais comme on a dit, on a déjà parlé de ça, on peut pas demander maintenant, invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire « Ya Rasulallah, fais-moi fais-moi chaffa' auprès de Allah azzawajal » parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous. Sa chaffa' alayhi sallallahu wa sallam, il va la faire le jour dernier à ceux à qui Allah azzawajal, il va l'accorder. On a parlé de ça en détail. Mais dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un pourrait demander bien sûr au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire doua que ce soit doua pour la pluie ou autre chose de faire doua auprès d'Allah azza lors de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'est-ce que le prophète sallallahi a dit subhanallah subhanallah fama zal yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuh le prophète wa il a cessé de s'exclamer en disant subhanallah subhanallah il disait cela Sala, alayhi salam عند pour s'exclamer Lorsqu'il y avait quelque chose de grave, de sérieux qui se passait ou bien qui se déroulait devant lui, Allahu jusqu'à ce que ses compagnons, ils ont réalisé que le prophète, sallallahu était en colère, Allahu contre les paroles de cet homme. Il a dit, wa oui Allah. Wa oui wa oui c'est lorsqu'on dit à quelqu'un, c'est c'est pas, c'est un peu le contraire de malheur à toi, mais c'est comme, qu'est-ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu racontes? Alors Eddy Alif salatousem atadri Allah est-ce que tu sais ce qui Allah azza wajalla est-ce que tu connais la vraie valeur d'Allah azza wajalla Inna sha'na Allahi a'dhamu min dhalik la grandeur d'Allah azza wajalla est plus que ce que tu viens de représenter innahu la yustashfa'u billahi 'ala ahadin min khalqihi on ne peut pas demander la shafa'at d'Allah azza wajalla auprès de n'importe qui de ses serviteurs donc là bien sûr Satan l'erreur qu'il a fait c'est De dire au prophète sallallahu alayhi wasallam que on intercède par toi auprès d'Allah, ça c'est vrai, mais le problème, il dit quoi On intercède par Allah auprès de toi. C'est ça le problème qui a, qui aurait rendu le prophète sallallahu alaihi wasallam en colère. Alayhi as-salatu as salam Et bien sûr, comme on a mentionné, le hadith en tant que tel, il est, il est faible selon plusieurs ulama, Même si le sens du hadith, il est Il est juste, il est il est vrai. Passons à la prochaine section. Euh, donc, ça, on a un peu parlé de ça. Il y a de cela euh, plusieurs séances, un peu au début de cette série. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fermait les portes vers le shirk. alayhi salatu wa salam. Il fermait les portes vers le shirk, vers le, vers le polythéisme. Et ça c'était dans la section fi hima fi al mustafa sallallahu tawhid. On a parlé de la question de Comment est-ce que le prophète sallallahu alaihi wasallam Il fermait les chemins vers le tawhid, les moyens. ou bien, excusez-moi, là les chemins vers le shirk, les moyens vers le shirk. On a parlé de ça. Mais ça, c'était plus dans ça veut dire ici, c'était les frontières de tawhid. Mais là, on va aller plus loin. Donc, le prophète wa sallam, a interdit certaines choses parce qu'elles mènent directement vers le shirk. Comme le fait de se prosterner devant lui, il l'a interdit. Même ses sahaba ne se prosternait pas devant le prophète. Wa Même la simple prosternation de respect qui n'est pas de ibada elle était interdite le prophète sallalahu alayhi wasallam il l'a interdit alayhi wa salam. par contre plus que cela le prophète sallalahu alayhi wasallam nous a interdit d'autres choses parce qu'elles mènent même de loin c'est pas à la limite la limite de shirk on est un peu loin de shirk mais ça peut mener vers le shirk et même ces choses-là le prophète sallalahu alayhi wasallam il les a interdites Et entre autres, comme on a mentionné, la question de l'aqwal, ce qu'on est en train beaucoup de couvrir, il y a de cela depuis deux ou trois séances, c'est la question de l'aqwal, les paroles. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui semblent être correctes, mais qui vont à l'encontre de l'attaouhid, ou bien qui pourraient mener vers un shirk, même si elles sont un peu loin. Mais étape par étape, ça peut faire tomber la personne dans un shirk, comme on a dit dans la religion d'Allah Azzawadal. Le plus que l'action, elle est dangereuse, et l'action la plus dangereuse, bien sûr, c'est un shirk. le plus que Azza wa il nous impose un éloignement encore plus important. Okay? Donc, un éloignement encore plus important. Donc, il y a des choses qui ne sont pas extrêmement dangereuses ou qui ne sont pas extrêmement attrayantes. Le terrain n'est pas super glissant. Et là, Allah, Azza wa n'impose pas un très grand alloissage Éloignement de façon relative, bien sûr. Il y a toujours un certain éloignement. Si on parle, par exemple, de l'alcool, de l'khamr, Oui, l'Arzawadî, il a imposé certains zara et il a interdit certains moyens qui mènent vers l'alcool, comme le fait de vendre l'alcool, le fait de porter l'alcool, le fait de euh, le fait de s'asseoir sur une table sur laquelle les gens consomment de l'alcool. Donc ça, on connaît les hadiths sur ça, mais pas si loin que ça. Ce n'est pas interdit de passer devant un lieu où il y a une bouteille d'alcool ce n'est pas interdit de s'il y a une bouteille d'alcool là-bas si le fait de regarder la bouteille d'alcool ce n'est pas ce n'est pas haram ce n'est pas interdit à la règle mais il y a d'autres choses soit parce qu'elles sont plus graves ou bien parce que l'enchaînement est plus rapide le terrain est plus glissant peut plus rapidement arriver vers la fin qui est le grand interdit, comme pour ce qui est de la fornication de zina, Allah a interdit beaucoup plus de moyens vers zina que vers l'alcool, donc beaucoup plus de zara, ah. parce qu'encore une fois, ça peut, par la tentation shahawat, et ainsi de suite, ça peut se développer de façon beaucoup plus rapide. Mais là, dans ce cas, bien sûr, la chose la plus grave, ce qui est quoi Qui est shirk, et le contraire, la chose la plus noble à préserver dans la religion d'Allah, qui est tawhid, Et là Allah subhanahu wa ta'ala il a imposé beaucoup plus de restrictions et le prophète salallahu alayhi wa sallam nous a parlé de certaines choses à ne pas dire pourquoi parce qu'elles mènent vers al-shirq ou bien du moins al-shirq mineure parfois. Comme ici dans le hadith de Abdullah ibn al-shirqir radiallahu ta'ala qui dit « Intalaktu fi wafdi bani amirin ila rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqulna enta seyyiduna » Il dit, ce compagnon Abdullah ibn que on était un convoi des gens de la tribu ou bien de la famille de Banu Amir. On est parti voir et visiter le prophète, alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qu'on lui a dit, alayhi wa salam Et ça, les ulama, il dit ça c'était à la neuvième année de la hijra, appelée comme étant Amul Wufoud, l'année des convois. Il y avait plusieurs émissaires, plusieurs tribus, ainsi de suite, qui sont venus prêter allégeance au prophète wa sallam, et le visiter salat, ouais. -salam. alors il dit lorsqu'on est arrivé chez le prophète wa sallam, on a dit quoi ya Allah, tu es notre Seyyid rappelez-vous on a parlé là, je pense c'était à la 15 e ou la 14 e séance si je me rappelle bien on a parlé de du mot le mot Seyyid on avait dit que Seyyid ça peut de nos jours c'est traduit comme étant monsieur mais ce n'est pas juste le titre en tant que tel on a dit que dans la langue arabe « Seyyid » c'est le maître, c'est le, le plus noble, le plus haut d'un peuple, le plus respecté ou bien parmi les plus respectés. Ça peut être « Seyyidun » il n'y a pas nécessairement seulement un seul, mais on peut dire « Seyyidun min saadet » c'est l'un de nos leaders, l'un des, des, des gens nobles par exemple de notre famille, de notre tribu, de notre communauté а, а, еден од асиадите. Алархидио Пророк Prophète, С. alayhi С. С. С. С. tu С. notre С. tu С. notre С. С. С. С. С. С. С. fakhr wa sharaf. Alors, qu'est-ce que le Prophète, С. alayhi С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. عزه وجل دونك ils disent lam yanhahum ذلك c'est pas nécessairement que le prophète sallalahu alayhi l'aura défendu de dire que lui il est le sayyid n'est pas ça parce que le prophète sallalahu voulait tout simplement en ybayyin lahum anna Allah subhanahu que Allah جل, il est celui qui mérite ce nom là et ce titre là Le plus, le Sayid, suprême, c'est Allah azawajal. Donc parfois le de dire "Antahu Sayid", c'est toi le Sayid, s'adresser à quelqu'un, même si peut-être c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un de très honorable, mais le fait comme ça de le jeter de façon absolue, ça peut être contraire aux meilleures paroles, aux paroles les plus précises, les plus parfaites, parce que Ra'yatul Sudad, c'est wallahu c'est pour ça que certains ulama ils disent le nom d'Allah qui est as-Samad donc qul huwa alors certains ulama ils disent as-Samadu le Mostamad le nom d'Allah azza et eh bien c'est le maître qui est le plus parfait le plus suprême dans son su'dad. Su'dad c'est la maîtrise, c'est la puissance, c'est la hauteur. Alors la plus parfaite, suprême, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que Allah azza wa jalla, il est as samadu subhanahu wa ta'ala. Donc la siada mutlaqa, la grande siada, la maîtrise la plus suprême, on ne l'accorde pas même au prophète عليه الصلاه والسلام. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa salam, il s'est décrit lui-même comme étant le seyyid, alayhi sallallahu alayhi wa de façon quoi Limitée, de façon, muqayyada. limité par quoi Par l'humanité. Il est le seyyid, d'Allah sallallahu alayhi wa il est le seyyid de l'humanité. C'est pas lui qui s'est déclaré comme cela, c'est Allah azza wa azzawajal qui lui a révélé qu'il est le seyyid de l'humanité. C'est pour ça, dans Sahih al-Bukhari, il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Anas nas »« Je suis le seyyid » des gens, des êtres humains et dans Sahih Muslim il dit wasalam, ana sayyed, ana sayyed di Adam. je suis le seyyid des fils de Adam ça veut dire encore une fois de la descendance de d'Adam ça veut dire des, des êtres humains donc ça c'est Allah Azza wa Jal qui lui a accordé ce statut mais ce n'est pas un statut qui est suprême c'est un statut qui est suprême sur l'humanité pas sur tout l'univers il n'est pas seyyidul ka'oun so la siyada de tout le compte de toutes de toutes l'existence c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est rabb al alamin et on a parlé bien sûr auparavant des conditions sur l'utilisation du mot sayyid donc dire as-sayyid fulan on avait dit que il y avait des conditions on va pas les détailler alors qu'on vient de couvrir cela il y a de cela deux ou trois séances à peine alors ils disent wa Donc là ils disent au prophète ﷺ m'écoutez, ils disaient ya Allah, tu es Sayyiduna, notre seyyid. Il a dit le prophète ça c'est Allah c'est le seyyid. Subhanahu wa taala. Après ça ils ont dit ils n'ont pas cessé de faire les louanges du prophète ﷺ en sa présence ﷺ ils ont dit wa affḍalunā faḍlan wa aʿẓamunā taūlan est celui qui est le plus noble parmi nous et celui qui est le plus généreux parmi nous. C'est comme ça qu'ils se sont adressés au prophète, et tout ça c'est vrai, c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Le prophète, il est le plus noble, il est le plus généreux des êtres humains, mais malgré cela, le prophète, il a dit quoi Dites Ces paroles ou bien quelques-unes de ces paroles. Ça veut dire que vous avez répété. Vous pouvez dire des paroles pareilles ou quelques-unes de ces paroles. Mais il dit, alayhi salatu wasalam, Que le Shaytan ne vous prenne pas un peu loin. Que vous dérapiez à cause de Shaytan ». Ça veut dire, attention, que faire les louanges, ça peut rapidement déraper. Et ça va entrer dans l'exagération l'excès et dire des choses qu'Allah Azzawajal, il n'aime pas, incluant en s'adressant avec le prophète Aleyhissalatussalam, ça veut dire le prophète se est en train de leur dire quoi Là vous êtes limite, limite, vous êtes vraiment au plus haut des louanges que vous êtes en train de me faire, même s'ils sont justifiés, mais attention, si vous ajoutez un peu, il se peut que vous commenciez à dire des choses sur le prophète Aleyhissalatussalam qui en réalité... Eh bien, elles sont questionnables. C'est parce que ça pourrait être des attributs qui sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbu al'alamin subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, hadith de Anas radhiyallahu ta'ala, anhu, anna nasan qalu ya rasulallah il y a des gens, donc ce deuxième hadith il est comparable aussi, c'est un peu le même sens alors il dit Anas qu'il y a eu des gens donc là il n'a pas, il ne les a pas cités ça c'est, il est de l'extérieur c'est le témoin, dans l'autre hadith lui il faisait partie du convoi dans ce hadith c'est un autre sahabi Anas, Khadimun Nabi le serviteur du prophète qui a dit quoi Ananasan قالu ya Rasulallah ya khayrana wa abna wa sayyidana wa sayyidina Il y a des gens qui se sont adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasool Allah, ô prophète d'Allah, tu es notre meilleur et le fils de notre meilleur. Tu es notre, tu es le plus noble parmi nous et l'enfant du plus noble parmi nous. » Alors les ulama, ils disent « Comment se fait-il ils ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant l'enfant du plus noble parmi eux alors que bien sûr on le sait que le, prophète, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sur le Les ulamaïs, ils ont répondu à cela. Ils disent qu'ils sont en train de parler ici, pas en termes de euh, de la noblesse de l'Iman, de la valeur auprès d'Allah, mais c'est la noblesse ici de la descendance. On a dit dans le cours de Syrah, on a parlé de ça, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, أوسط الناس نسبا خيرهم نسبا que c'est le prophète sallallahu alayhi wasallam avait là les meilleures origines alayhi salatu wa salam et que en termes de noblesse dans ce sens là les origines la lignée la descendance oui le père du prophète sallallahu alayhi wasallam et son grand-père et ainsi de suite c'est la lignée la plus la plus noble qui descend de Ibrahim et de Ismaïl alayhima Alors ils ont dit quoi Ya khayruna wa ibn khayrina, ya sayyiduna wa ibn sayyidina. Oh, le meilleur parmi nous est le fils du meilleur parmi nous. Le plus noble et le fils du plus du, du, du plus noble. Notre maître, notre sayyid est le fils de notre sayyid, de notre maître. Alors le prophète sallalahu alayhi wa sallam, il dit Ya ayyuhan nasu, qulou bi qawlikum wa la yastahwiyankum ash-shaytan. Dites ce que vous êtes en train de dire, mais attention À, au dérapage en quelque sorte que euh, vers lequel shaitan pourrait vous prendre il dit alayhi salatu salam ana muhammadun abdullahi wa rasool je suis muhammad prophète ou bien euh, serviteur et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ma uhibbu an tarfa'ouni fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla et je n'aime pas que vous m'éleviez au dessus de mon statut que Allah azza jalla il m'a il m'a accordé subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala encore une fois donc dans cette section on voit comment est que le prophète alayhi salatou salam il est en train ici de fermer toutes les portes vers le shirk même si c'est des portes qui sont éloignées Même dans la situation, encore une fois, la moins propice. Normalement, on ne craint pas que le prophète, alayhi sallallahu alayhi il soit pris comme une divinité avec Allah azza Parce qu'Allah azza c'est lui qui l'a enlevé pour détruire le al shirk. alayhi sallallahu wa Mais même avec cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous ferme les portes de al -shirk, et même les paroles ici, des paroles qui pourraient être valides, justifiées, ce qu'on appelle ici al-madh, les louanges, faire l'éloge de quelqu'un, mais si ça dépasse un certain seuil, ça rentre dans l'itra. L'itra, c'est l'éloge excessive. Et bien sûr, l'éloge excessive pourrait pousser la personne à dire des faussetés et même à la rigueur, de dire des paroles de shirk ou bien des paroles de kufr. C'est l'avant-dernière section que, que l'auteur nous cite ici. Et c'est un peu la dernière section qu'il nous cite à propos du shirk en tant que tel, des formes de shirk, c'est comme si l'auteur est en train de nous dire, il y a plusieurs autres formes de shirk, mais en gros, voilà ce que le prophète, Ali, il a dit, toutes les formes, bien toutes les portes, tous les moyens possibles vers le shirk, eh bien, ils devraient être être fermés. Donc, al El-Babou wa al-Sitoun » La section numéro 66, qui est la dernière, bien sûr, de ce livre-là. « Babun maja'a fi qawli Allah ta'ala » Donc, ça nous parle un peu de du verset de la l'Aya dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans surat al-Zumar, l'Aya numéro 67. « Wa ma Allah haqqa qadri." والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه alors dans cette ايه Allah azza wajal nous parle de sa grandeur subhanahu wa ta'ala et du fait comme du fait que les mushrikin et que plusieurs des serviteurs plusieurs des ribat des êtres humains ils n'ont pas estimé Allah azza comme il doit ils n'ont pas respecté n'ont pas reconnu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala عظمه الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره ya Allah azza wa jal il nous rappelle certains des signes de sa grandeur subhanahu wa ta'ala il nous cite subhanahu wa ta'ala يوم ard jamian qabdatuhu yawm al que le jour dernier il fera de la terre entière une poignée, subhanahu wa ta'ala. Toute cette terre ne sera qu'une poignée devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que les cieux seront à sa droite, subhanahu wa ta'ala, seront matwiyat, ça veut dire elles seront pliées. Alors ça, c'est la grandeur, c'est certains des signes de la grandeur d'Allah, on va voir quelques hadiths là-dessus dans un moment, mais il faut ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Pourquoi est-ce que l'auteur il conclut avec cette section c'est pour nous rappeler que la première et la raison principale de shirk, pourquoi est-ce que des gens ils associent d'autres partenaires avec Allah Azza wa et qu'ils commettent différentes formes de shirk c'est parce qu'ils ne connaissent pas Allah Azza wa ils ne reconnaissent pas la grande d'Allah Azza wa Jal s'ils avaient la connaissance subhanahu wa ta'ala s'ils avaient la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala « حقا المعرفة لقادروه حقا قدره». « C'est comme si, وَلِلَّهِ تَعَالَا الْمَثَلُ الْأَعْلَى...» « عز و جل...» « Il a le meilleur exemple. Lorsqu'on voit quelqu'un s'adresser à quelqu'un d'autre avec un peu de manque de respect et que cette personne-là ne sait pas à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'on va lui dire comme ça On va lui chuchoter, on va dire « Attention, tu ne sais pas à qui tu parles !»« Parce que pourquoi ?»« Jahil, c'est un ignorant, il ne sait pas à qui il parle, il ne sait pas à qui il est en train de chercher des problèmes avec qui il est en train de chercher des problèmes et que parfois le simple fait de dire ça à la personne et eh bien la personne elle va se ressaisir très rapidement parce que là elle sait que peut-être qu'elle est en train de faire face à quelqu'un de très très puissant euh, Wallahu ta'ala il est le tout puissant Wallahu ta'ala alors Parmi les hadiths que nous avons, c'est le hadith de Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, rapporté par l'Imam Bukhari ainsi que l'Imam Muslim qui nous dit "Ja'a habrun min al-ahbari ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam." habr, le muhabbar dans la langue arabe, ça fait référence dans un sens plus général à kullu alimin kathir al une personne de science, un savant qui s'y connaît beaucoup. Alors, il s'appelle Habrulmin al-Ḥabār, mais il y a un autre sens qui est celui qu'on trouve dans ce hadith et qu'on trouve habituellement dans les hadiths, qui est un savant des Juifs parmi les Yahoud, Ahlul Kitab, Leurs savants, on les appelle les ḥabār. Alors, plusieurs des ḥabār de l'Iahoud, bien sûr, ils vivaient dans la Médine du Prophète sallallāhu alayhi wa sallam ou bien dans l'Arabie, et souvent ils venaient pour parler au Prophète alayhi wa Une fois, l'un parmi eux est venu et l'a dit :« Yahūdah Mad. » Сиад Решо, профет, салаллаху асалам. إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُوا أَسَّمَوَاتِ عَلَى إِسْبَعِنِ On trouve, ça veut dire, on trouve dans la Torah, dans nos écrit à nous, on trouve que c'est écrit que Allah, Azza wa Jal, il va mettre les cieux sur un doigt. وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِسْبَعِنِ Et les terres, les sept terres, il va les mettre sur un doigt يوم القيامة, سبحانه على Et les arbres sur un doigt, وَالْمَا أَوَثَّرَا عَلَى إِصْبَعٍ Et l'eau ainsi que la terre sur un doigt وَسَعِرَا الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ Et le reste des créatures sur un doigt Et Allah Azza wa Jal il va dire Donc tout ça c'est يوم القيامة le jour dernier Il va dire subhanahu wa ta'ala أنا المالك Je suis le suprême Je suis le roi Je suis le maître suprême C'est ce qu'Allah Azza wa Jal il va dire يوم القيامة rapporté par Bukhari et par musulman, c'est pas cette croyance, c'est pas on y croit parce que elle est dans un taurat, non c'est pas ça, on y croit c'est parce que dans ce hadith authentique ça nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à rire bien sûr dans les hadiths authentiques ça nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en train de rire ce n'était pas rire ça veut dire qu'avec un son comme ça euh, comme on dit de nos jours, exploser de rire. c'est pas ça le sens. Le, le rire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un grand sourire, alayhi salatu salam, parce que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très joyeux. Il appréciait quelque chose tellement... On a parlé, je pense, la dernière séance du hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, discutait avec Aisha, radhiyallahu ta'ala, anha de ses poupées, ainsi de suite. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça dit parfois dans les hadiths. Dahi hatta badatna wa on a pu voir les, euh, une partie des dents du prophète, wa -salam, ça veut dire il faisait un grand sourire. Wa -salam, pourquoi est-ce qu'il a fait ce sourire wa -salam, en, euh, Pour confirmer ce que ce habre, il vient de dire, et pour que cette confirmation soit encore plus claire, il a dit, a wa -salam, il a récité, 67 аја е со секција 67 од Сурата Зумар. Омадар Аллах прави одрженија и земјата целија ќе го зграби во денот на викама и небесата ќе ги изглобијат од десната страна. Субхану и ТААЛ. Во друга навршена која е во Саиҳ но во Саиҳ Муслим, оваа навршена ништо не ништо не Que Allah Azza wa Jal il va mettre toutes ses créatures sur ses doigts subhanahu wa ta'ala ثумма يهزهن après ça Allah Azza wa Jal va les secouer il va secouer les cieux et la terre et les arbres et les montagnes et toutes choses Allah Azza wa Jal va secouer tout ça et il va dire انا المالكو انا Allah! Je suis le suprême, je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la narration aussi qui est dans Sahih al-Bukhari, ça dit « Yaj'alus samawati ala isba' wal sur ala isba'id » Donc ça, c'est des petits détails ici sur la question, euh, sur les différentes narrations de ce, de ce hadith en tant que tel. Ce hadith, bien sûr, comme dans d'autres textes, il contient parmi les attributs d'Allah azza wa On a parlé un peu de ça dans cette série « Il y a de cela quelques séances. Encore une fois, je ne me rappelle pas, mais on avait quelques sections sur les attributs, les noms d'Allah Azzawajal, comment y croire, c'est quoi notre Aqidah. Et on en a parlé un peu plus en détail dans la série « Al-Aqidatou Al-Tahawiyah », l'étude de l'Aqidat al Mais vu que ça, c'est un hadith authentique du prophète Aleyhissalab hautement authentique apporté par Bukhari et Muslim, il contient parmi les attributs d'Allah Azzawajal. من صفات الله عز و جل انخباريه الاصابع les doigats d'Allah سبحانه و تعاله, encore une fois comme pour tous les attributs d'Allah عز و جل من غيري تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. sans que notre compréhension ou que notre croyance dans ce sens sur ce sujet ne soit affectée par du تكييف كيف c'est comment Alors quelqu'un va dire « Comment sont les doigts d'Allah Azza wa Jal ?» Essayer de les décrire ou vouloir savoir comment ils pourraient être décrits. « ولا تَمْفِيلٍ مِثْلًا » Ça veut dire, c'est comparaison ou bien تَشْبِيه, la même chose. « Allah Azza wa Jal, il est comme telle créature, telle créature. »« Ta'ala Allahu an dhalik. »« ولا تَأْوِيلٍ » aussi, on fait pas le ta'wil qui est dans ce sens-là. Le ta'wil dans ce cadre bien particulier, revenait à Al-Waraqa, euh, dans Ossoul Feqq, on a parlé du mot ta'wil et ses différents sens, mais ici, dans le sens de l'aqïda des noms et des attributs, les ulama habituellement, lorsqu'ils parlent du ta'wil, c'est le fait de détourner le sens, comme si quelqu'un va dire « Les doigts d'Allah Azza wa ta'ala, eh bien c'est sa puissance, subhanahu wa ta'ala ». Non, la puissance d'Allah Azza wa ta'ala s'appelle « Qundratullah », subhanahu wa ta'ala. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala dit « a des Les doigts d'Allah عز و جل on dit les d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en croyant لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Il n'y a rien Allah subhanahu wa ta'ala Il n'y a Allah subhanahu wa ta'ala et Allah عز و جل il est avec ça ال Allah subhanahu wa ta'ala on lui attribue ses attributs et ses qui sont mentionnés dans Dans les textes authentiques. Ça nous mentionne dans le hadith authentique aussi, dans des narrations authentiques, que le prophète (alayhi salatu wa lui-même (alayhi a secoué. Lui-même, il a fait ses gestes, des gestes, alayhi salatu wasalam, une fois sur le minbar, comme dans le hadith dans le Sahih Muslim. Écoutez, ça, c'est très important. Dans le hadith dans le Sahih Muslim, le prophète, sallallahu alayhi salam, une fois, il a cité quelque chose de comparable. Ici, « Ya'khodu Allahu azza wa jalla samawatihi wa aradihi biyadaihi fa yaquulu anallahu wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha » an al-Malik, le prophète une fois sur le minbar, il a expliqué que Allah il va tenir les cieux et la terre dans ses mains subhanahu wa taala le jour dernier. Et le prophète il était sur le minbar, et il faisait comme ça avec ses mains, alayhi un geste. Il dit Ibn Omar, tellement le prophète il bougeait que je craignais que le minbar allait s'écrouler avec le prophète, que le minbar allait tomber. Le minbar a commencé à trembler. Alors les ulama, ils disent, est-ce que ça, c'est du tashbih? Est-ce que le prophète SAS se met en train de façonner Non, ta'ala Allahu 'an dhalik. Haja Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam. Le prophète SAS n'est pas en train de nous dire voilà comment Allah Azza wa Jalla il va faire. Bien sûr, les doigts d'Allah Azza wa Jalla, la main d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est un attribut de Allah Azza wa Jalla qui nous dépasse. Tout ce qui se passe par là, c'est par on a beau imaginer, on ne pourra jamais imaginer comment est Allah Subhanahu wa Ta'ala là les ulémas ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait pour représenter que c'est une vérité ay haqiqa que c'est au vrai sens des mots حتى يكون في في اظهار او pour que le ithbat ici pour que l'affirmation la croyance pour qu'elle soit définitive encore une fois pour fermer la porte à toute forme de il que quelqu'un pourrait dire ah peut-être c'est pas vrai ou peut-être peut-être c'est C'est autre chose. Alors, les ulama, ils disent, est-ce qu'on devrait faire la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Imaginez si quelqu'un, khatib, il monte sur le minbar et il va citer ce même hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va commencer à faire ça comme ça avec sa poignée, avec sa main. Ça peut être une fitna pour les gens. Okay, alors, c'est pour ça, les ulama, comme Ibn Uthaymin, rahimahullah, ils disent, ce n'est pas de façon absolu comme ça, ce n'est pas de façon générale qu'on a le droit de faire comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ شَاهَدَ اَوْ سَمِعَى يَتَقَبَّلُوا ذِهْنُهُ ذَلِكْ بِغَيْرِ أَنْ يُشْعِرَ بِالْتَمْفِيلِ parce que plusieurs personnes qui vont écouter et qui vont voir cette scène vont avoir ici une croyance de temphil c'est comme si ah, Allah Azza wa il est comme nous Il y a des gens, bien sûr, ils sont des awam, ils ont un minimum de connaissances sur ad -deed. Alors les ulama, ils disent, il y a deux situations dans lesquelles on peut faire la même chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On peut le faire si on est avec des talabat ou ilmin, ou bien des savants ou des personnes de science qui ont assez de connaissances sur l'aqidah. Et qui connaissent peut-être même ce hadith du prophète sallallahu wa sallam, et de ce fait, qu'ils ne vont pas sauter aux fausses conclusions, aux fausses croyances sur les attributs de Allah azawajal, sur qui Allah azawajal est. Et une deuxième chose aussi, ma insanin yanfi Aussi, on est en train de débattre avec quelqu'un qui est mukabir, qui est orgueilleux, arrogant, qui veut rejeter ses croyances en ce qui a trait les attributs de Allah azawajal et qui veut faire le ta'wil. Et parfois on est en train de faire un débat Et pour mettre de l'emphase sur Hakika Hakika c'est quoi C'est vérité Ça veut dire Allah Azza wa Jal C'est pas majazan C'est pas au sens figuré C'est au sens réel Tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Qui sont dans les textes authentiques Ils sont au sens réel Pas au sens figuré Mais quand on dit le sens réel C'est un sens qu'on ne peut pas Comprendre sont dans ces détails, imaginer dans ces détails pour ce qui est dans la zodiac, comment comment on peut le comprendre pour ce qui est de certaines des créatures comme les êtres humains et et autre chose et taïb euh, un autre hadith aussi hadith dans le Sahih Muslim hadith Ibn Omar taala qui nous dit Que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit يَطْوِ اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Azza wa Jal, le jour dernier, il va plier les cieux, subhanahu wa ta'ala. Les cieux seront pliés. ثумма يأخوذهن بيَدِهِ الْيُمْنَا Après ça, il va les prendre par sa main droite, subhanahu wa ta'ala. ثумма يقول أنا المالكو أين الجبارون Je suis le Malik, je suis le Suprême. Où sont les Jabbaroun? Où sont les orgueilleux? Où sont les arrogants? Ça veut dire ça. C'est une question que Allah Azawajalla il va, il va, euh, il va dire Ya Uma Al Qiyam. Allah il sait bien sûr que personne ne pourra répondre et personne ne va répondre à Allah Subhanahu Wa Taala parce que tous ont été réduits nean thumma yatwi al aradin as-sab' thumma ya'khuduhunna bishimalihi thumma yaqulu ana أين malik ayna al-jabbaron ayna al-mutakabbirun après ça Allah azza wajalla il va prendre les sept terres et il va les plier subhanahu wa ta'ala a ça gosh ya'khuduhunna bishimalihi subhanahu wa ta'ala et il va dire subhanahu wa ta'ala ana al-malik ayna la même chose je suis le suprême Je suis le roi. Où sont les orgueilleux? Où sont les arrogants? Où sont les rois de ce monde? Où sont les ferauds? Où sont les ministres? Où sont les gouverneurs? Où sont, eh bien, tous ne vont plus exister jusqu'à ce que leurs les fassent renaître de la terre pour le jugement dernier, pour Yaum al-Ardi ala Allahi subhanahu wa taala, où chacun va venir tout seul, sans sa puissance, sans sa force. وَكُلُّهُمْ أَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ Et chacun va venir en tant que abd et serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout faible, et dans le cas des kafirin, bien sûr, et des arrogants, ils vont venir tous humiliés, ريَذَم بِاللَّهِ, subhanahu wa ta'ala. Alors, encore une fois, tous ces hadiths, ils nous rappellent la grandeur et la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et euh, dans Al Qur'an, le Karim, Dans le Coran Karim Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi de des cieux lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala youma natwi as-samaa'a kay dans sourate al-anbiya verset numero 104 a kay ma tutwa as-saha il faut ala ma kutiba fieha. Allah azza wa jalla il nous dit que le jour dernier Allah azza wa jalla il va plier les cieux comme on plie les pages d'un livre ça veut dire c'est comme on dit, c'est une page de l'histoire quand vient de tourner, vous savez l'expression quand c'est, et eh bien un jour toutes les pages de l'histoire seront pliées pour de bon, et les cieux se pliés de façon réelle, c'est pas au sens figuré Allah Azza wa il va les plier comme on plie un livre ou bien des feuilles sahi, fatoun, un registre ou autre chose, ça va être la fin de ce monde pour de bon. ça va être la fin de Al-Hayat, fin al dunya Et de cet univers que Allah Azza wa Jalla Il a créé pour al-Hayatu, le monde. Subhanahu wa Taala. Petite question ici. De côté, entre parenthèses, faida. Euh, on a vu ici dans le hadith authentique, dans Sahih Muslim, le Prophète ﷺ Il nous a dit que euh, Allah Azza wa Jalla prend les les cieux avec sa main droite et les terres par sa main gauche. Alors que dans un autre hadith Le prophète, alayhi wa dans un hadith aussi authentique, il a dit, alayhi wa salam, euh, dans le hadith rapporté par Muslim, c'est un autre hadith, rien à voir avec le ce qu'on est en train de couvrir maintenant, mais le prophète, alayhi wa il a dit dans un autre hadith, وَكِلْتَ يَدَيْهِ yaminun Et les deux mains d'Allah, Azza wa Jal, sont yamin, sont droites. Alors, comment se fait-il que dans ce hadith, le prophète, alayhi wa il nous dit que c'est la main droite Et c'est la main gauche. Alors, les il y a certains ulamas qui disent que le hadith, la narration dans laquelle ça nous parle de la main gauche d'Allah azzawajal shimalun, que هذه lafzatun shadda, même si elle est dans Sahih Muslim, et on a parlé de ça plusieurs fois auparavant, qu'il y a plusieurs ulamas de hadith qui critiquent cette parole en tant que tel. Juste ce mot, le mot qui est gauche, shimal, qui disent que ça c'est un mot qui est shadda. On a parlé de « shad, ce qui est « odd » en quelque sorte. On a parlé de ça dans « Nourbet al-Fikar » et que de ce fait, elle devrait être rejetée. Elle n'est pas authentique même si elle est dans « sahih muslim » ce mot bien particulier. Et certains ulama, ils ont laissé ce mot dans la narration. Ils ne voulaient pas rejeter un mot qui est dans « sahih muslim » et qui a été transmis par une chaîne de narration authentique même s'il y a un semblant de « shudud. Mais comment est-ce qu'ils ont dit ça Ils ont dit que oui, Allah Azza wa Jal, Une de ses mains, elle est droite, l'autre, elle est gauche, comme dans le hadith. Par contre, euh, contre, parce que dans la langue arabe, le mot yamin droite, ça vient de ça vient de yum. c'est la baraka, la bénédiction. Le mot yumn, le mot yamin dans la langue arabe droite fait référence à la baraka. C'est pour cela que le prophète صلى nous a demandé de faire les bonnes choses, les bonnes œuvres avec quoi Notre main droite. Et il y a des gens ils disent « Non, non, non, c'est juste euh, chacun, il y a des personnes qui sont gauchées de, de nature. » Eh bien, il y a « Arifilaz », ils doivent s'efforcer pour changer leur nature. Ce n'est pas une maladie, c'est juste un là. c'est une épreuve. Tout comme il y a des personnes qui sont, depuis leur jeune âge, il y a des personnes qui sont paresseuses. Depuis leur jeune âge, il y a des personnes qui aiment ça trop dormir, qui aiment ça trop manger. C'est un hypthé dans la C'est une épreuve, mais si c'est pas la chose, la forme la plus idéale, le comportement le plus idéal, la personne une là, ça va être sans test. Elle s'efforce jusqu'au jour une là où elle va apprendre à manger par la main droite et autre chose. Mais les textes sont clairs, même dans le Coran, le karim Allah Azzawajal nous dit quoi? as Yamin. C'est qui as Yamin? C'est les gens de la droite ceux qui vont recevoir leur livre des actions par la main droite. Ça c'est les gens du Jannah c'est les gens qui vont recevoir leur livre par la main gauche c'est les gens de donc ce n'est pas la même chose ne sont pas égales la droite et la gauche, c'est pour ça comme on a dit dans la langue arabe Même dans la racine en tant que telle, l'iumn ici, l'iumn c'est quoi C'est la baraka, la bénédiction. Donc ils disent le prophète صلى nous a dit dans l'autre hadith wa les deux mains dans la sont yamin. Ça veut dire c'est pas parce que l'azawajel l'une de, euh, de ses mains c'est yamin et l'autre elle est gauche subhanahu wa taala que il y a comme pour nous une main qui est moins bénie que l'autre ou bien une main qui est plus qui est moins forte que l'autre c'est pas ça le sens que pour Allah Azza wa Jall que ce soit yamin ou bien al-shimal ces deux mains subhanahu wa ta'ala représentent, bien sûr toute sa puissance subhanahu wa ta'ala wa wallahu azza wa jalla huwa al-ali al-qadir encore une fois Allah taala a'lam mais si on va revenir on a une narration aussi de Abdullah ibn Abbas radi ta'ala عَنْهُمَا qui a été rapporté par l'imam الطabari عليه رحمت الله ta'ala même si le hadith si c'est pas un hadith prophétique c'est la parole du compagnon Abdullah ibn Abbas compagnon et cousin du prophète salallahu alayhi salam même s'il y a divergence ici sur l'authenticité de cette narration mais il dit ibn Abbas مَا السَّمَوَاتُ السَّبْع وَالْأَرَضُونَ السَّبْع فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي que les sept cieux ainsi que les sept mains ne sont dans la estaghfiroullah les sept cieux ainsi que les sept terres ne sont dans la poignée d'Allah Azza que comme quoi une khardala une khardala c'est la graine de moutarde une graine de moutarde ici donc les graines de moutarde yudrabu biha al mathal fi as elles sont utilisées euh, comme euh, souvent même dans un euh, sunna et même dans le Coran elles sont utilisées comme quoi comme euh, Pour faire référence à quelque chose de très minime, parce que tellement c'est très petit. Cherchez sur internet des des, euh, des des photos encore une fois sur mustard seed ou bien des grains de moutarde comme ça. Vous allez voir euh, que dans la poignée ou bien comparé à la main d'une personne, c'est quelque chose de très de très négligeable. Alors il nous dit ici que les cieux et les terres dans la poignée de Rahman, c'est comme des grains ou bien un grain de moutarde dans la main de l'un de nous prenez un grain de moutarde comme ça mettez-le sur votre main et vous allez voir com combien est-ce que c'est négligeable et eh bien auprès d'Allah Azza wa c'est plus négligeable que ça les cieux et et la terre auprès d'Allah encore une fois ça c'est pour nous rappeler l'être humain qui pense que lui il est tellement puissant ou qu'il est tellement important dans cet univers ou qu'il est le centre de l'univers ou autre chose l'être humain s'il si n'est pas moumine, s'il si n'est pas abid ne pa il na aucune valeur et il est complètement négligeable dans cet univers négligeable dans cet univers euh, un autre hadith ici rapporté par Ibn Jarir At-Tabari mais euh, on mentionne quand même que ce hadith ici encore une fois il est faible celui que nous allons mentionner, vous voyez ici que l'auteur parfois il commence par des hadiths qui sont dans Bukhari et muslim pour déclarer le asl en tant que tel, que le sens initial il est certain, il est dans des hadiths authentique hautement authentique après ça il se permet de nous ajouter certaines narrations même si dans ces narrations là il y a un peu de faiblesse mais c'est parce qu'elle réexprime la même chose d'une façon un peu plus détaillée ou bien d'une façon un peu imagée avec des avec parfois des paraboles des analogies ou autre chose donc فيها donc ça nous dit ici حدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète il a dit qui l'aurait dit Ali al-salam mas samawati as-sab'u fil kursiy illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin les sept cieux, les sept c'est samawati as-sab' compare au kursi connaissez le kursi d'Allah azza wa jalla le kursi dans sourate al les gens disent le kursi c'est le throne c'est pas ça le c'est plus petit que le tronc d'Allah Azzawajal, que le arche d'Allah Azzawajal. Donc le arche est plus grand que le coursier. Arche, c'est une chose, c'est le tronc d'Allah Azzawajal. « Wasi'a coursier ou samawati wal ard ». Le coursier, il est plus grand que les cieux et que la terre. Et dans cette narration, il nous aurait dit, alayhi sallat wa que l'exemple des sept cieux, comparé au coursier d'Allah Azzawajal, n'est que comme l'exemple de sept darahim, sept pièces de monnaie faites en argent, d'irham, C'est une pièce de monnaie qui est faite en euh, c'est le métal précieux qui est l'argent, pas l'argent qu'on connaît de nos jours, mais fidha, euh, ça veut dire l'argent en tant que métal précieux. Il dit allez, il aurait dit allez, sallallahu alaihi ce n'est que quand sept ou bien sept pièces de, de monnaie qui ont été mis ou bien jetées sur un tours et torsakh ta ulama ils disent dans la langue arabe c'est un fond qui est lisse alqa' donc imaginez euh, si on va avoir, par exemple une tirelire une grande tirelire comme ça qui est faite en fer et qui est lisse à l'intérieur et qu'on va jeter cette pièce de monnaie ça va être quelque chose de de négligeable et sartu ulama ils ont dit à tour c'est le bouclier c'est le bouclier ça veut dire qui est utilisé dans les guerres et autres choses ça veut dire un grand bouclier Par rapport à sept pièces de monnaie, c'est quelque chose de euh, de beaucoup plus grand. Ça veut dire les pièces de monnaie sont négligeables. C'est comme si sept pièces, chaque pièce, elle est ciel. Il y a sept cieux. donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les compare à sept pièces de de monnaie. Encore une fois, si elle Hadith dans cette chaîne de narration, il y a un peu de faiblesse. Hadith un morceau al isnad dans un autre Hadith aussi Hadith de Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu imam dans ce hadith là il y a quita, il y a une discontinuité donc le hadith euh, quand il y a une faiblesse mais encore une fois le prophète sallallahu alayhi wasallam aurait dit mal kursi fi al arsh illa ka halqatin min hadid ulqiyat bayna zahray min que le kursi maintenant on a vu c'est quoi les sept cieux comparé au Kursi, même si la narration elle est faible. Mais, on va voir c'est quoi le Kursi d'Allah Azza wa Jal comparé au trône maintenant. Alors, dans le hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous dit que le Kursi comparé au Arche, au Tchon d'Allah Azza wa Jal, n'est que comme حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ أَنَنُوْدُ فَرْ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْفَلَاتٍ qui a été jeté quelque part dans une terre déserte. Alors imaginez ici un anneau qui est fait en fer, comme ça peut-être un diamètre de, de quoi de, de, de 50 centimètres peut-être, de 70 centimètres. « Halqatu ad-Dira » qui est utilisé, c'est des, des anneaux comme ça, les ulamains disent c'est des anneaux en fer utilisés pour concevoir des armures. Alors imaginez comme ça un anneau fait de fer qu'on va jeter au milieu d'un désert, d'un grand désert. Ça va devenir négligeable, quasiment introuvable. Alors, dans ce hadith, le prophète, alayhi il aurait comparé cette différence-là, criante très grande entre les deux, à la différence qui existe entre le Kursi et le Arj d'Allah, le tron d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et notons ici l'ilfaïda pour votre information. Les ulama, ils disent comme Ibn Kathir, Ibn Taymiyya, plusieurs autres ulama, ils disent « Les textes nous indiquent que le 30 d'Allah, azza wa العرش مقبب ولم يثبت أنه مستدير مطلقا بل ثبت أنه فوق الأфلاки وأن له قوائم Le 30 d'Allah عز و جل ce que les textes indiqu nous disent les ulama que le 30 d'Allah عز و جل, uh, il est مقبب, il est comme une c'est le dôme ou la c'est un dôme. على كل حال c'est comme Un ou une dame, et ce n'est pas et il se trouve au-dessus des yeux, fauqa as-samawat, Donc ici le trône n'est pas, c'est-à-dire n'est pas autour quelque chose qui est autour de Samawat, il est au-dessus de Samawat, au-dessus des des yeux. Encore une fois, les détails on ne le sait pas. Allah ta'ala a'lam, Rabbuna a'lam, subhanahu wa ta'ala. Ça nous dépasse, ça dépasse l'imaginaire, ça dépasse ce qu'on peut concevoir ou ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut imaginer. Allah ta'ala, هو العليu العظيم, subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa il est le tout-puissant, il est le tout-grand, subhanahu wa ta'ala aussi dans un autre hadith, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, ça c'est hadith un c'est la parole du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, ce n'est pas la parole du, du prophète, s.a. lui-même, sauf que, rappelez-vous, on a parlé de ça dans Nourbet el-Fikar, et même peut-être dans cette série auparavant, et dans d'autres cours, les ulama, ils disent... Les questions de l'aqida, de la croyance qui, ne re, qui revient au ghayb, à l'invisible et ainsi de suite. Les questions dans lesquelles il n'y a pas d'espace pour le ishtihad. Il n'y a pas de permission de faire le ishtihad. Alors lorsqu'il y a des paroles des sahabas, eh bien, On va prendre pour acquis que ils ont pris ça du prophète, Seule exception, c'est pour quelques sahabas qui étaient en contact avec les écrits des gens du livre Ahlul Kitab comme parfois Abdullah ibn Abbas c'est parce que parfois il rapportait des choses qui étaient peut-être dans la Torah ou bien dans les évangiles euh, comme dans le hadith du prophète mais là vu que Abdullah ibn Mas'ud il ne fait pas partie de ces compagnons-là qui rapportaient les paroles des Israéliens des Israélites alors plusieurs ulama ils vont dire que une telle narration est eh bien elle la hukmu elle a euh, ici le jugement en règle générale que euh, c'est une narration qu'on peut admettre que ça c'est les paroles ou bien il a pris ça directement du Prophète sallallahu wa sallam même si peut-être il ne les a pas euh, il n'a pas exprimé ça exactement avec avec les mêmes paroles parce que ça peut arriver par exemple qu'un compagnon apprenne quelque chose du Prophète alayhi wa sallam mais qu'il oublie exactement comment est-ce que le prophète a exprimé cette chose-là. Tout comme ça nous arrive, vu que nous on n'a pas le hiffre de la mémoire des compagnons, bien loin de ça, ça nous arrive d'aller assister à une khutba et qu'on va apprendre beaucoup de choses très intéressantes, mais là on ne peut pas se rappeler exactement des formules, des expressions utilisées par le shir, par le khatib. Alors, de ce fait, on va dire à quelqu'un d'autre, je vais te dire qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai connu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on m'a enseigné. Tel et tel et tel et tel. Je ne vais pas attribuer ça à la personne au khatib parce que ce ne sont pas ses paroles. c'est pas vrai. Les idées sont les mêmes. Alors, il se peut parfois qu'un sahabi, il oublie un hadith exactement c'était quoi ses paroles. Alors, il va préférer Euh, transmettre le message en tant que tel, l'information sont l'attribuer au prophète alayhi salat wa salam ici hadith là que nous allons mentionner donc les paroles de ibn masoud authentifié par ibn al qayyim euh, déclaré euh, fort par al albani et ainsi que d'autres ulama alayhim rahmatoullahi ta'ala alors qu'est-ce que nous dit ce narration cette narration nous parle un peu de de la distance entre entre les cieux de la distance entre entre les cieux. Alors, le prophète ou bien, je m'excuse, Ibn Mas'ud, il a dit entre le premier ciel, ça veut dire le ciel le plus bas de dunya, celui qui est le plus proche de nous, et le suivant, ça veut dire le deuxième, il y a 500 années, une distance de 500 années. Et entre chaque ciel et celui qui lui est supérieur, c'est 500 années. وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام entre le septième ciel et le trône 500 années et entre le كرسي والماء il y a 500 années والعرش فوق الماء et le trône d'Allah azza il sur ça, est sur l'eau ça c'est dans le Coran on passe on et kan arshu ala al ma' liyabluwakum donc il y a le trône d'Allah En dessous du trône, il y a l'eau. En dessous de l'eau, il y a le coursier. En dessous du coursier, il y a le septième ciel. Et après ça, le sixième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive ici au Asama, où il y a le ciel le plus le plus bas. Donc comme il nous dit ici Ibn Uthaymin alayhi rahmatullahi ta'ala que si on fait le calcul ça veut dire la distance entre le ciel le plus proche et entre l'eau c'est 4000 années. Là euh, une question importante ici, c'est quoi exactement ces années-là Les relèvements et dit c'est ça veut dire la distance, le temps que ça prendrait pour se déplacer d'un point vers un autre. Les Arabes dans le temps, c'est comme ça qu'ils faisaient. Masiratu Yaumin wa Layla. Ils n'avaient pas beaucoup. Euh, parfois, ils avaient des choses comme une farsakh et autre chose, mais parfois aussi ils avaient euh, ils avaient euh, recours à d'autres formes de référence de mesure de calcul qui est le temps du déplacement. Mais si ratuiya ou c'est 24 heures pour arriver à telle destination. Ça va te prendre 24 heures. C'est pas par la distance par kilomètre. Mais là les rulamahs très intéressant ici parce que là il faut faire attention. Si quelqu'un va commencer à se mettre à faire des calculs, c'est quoi la vitesse moyenne du déplacement, ainsi de suite, sur un cheval ou bien sur euh, sur euh, ou bien sur une nera, sur euh, sur un chameau ou autre chose et va commencer à faire les calculs les ulama ils ont dit il y a des ulama ils ont dit que tout ça bien sûr ces textes vu qu'on parle de la azama, de la grandeur de la azawad c'est comme dans le coran c'est pas nos années à nous c'est les années auprès de la azawad c'est un calcul qui est différent Et Allah, a la nous a dit le coran il est kareem wa inna yooman 'inda rabbi ka ka quin jours auprès d'Allah azawajal pour Allah un jour ça veut dire dans le calcul du ciel dans les mesures du ciel un jour c'est comme mille années de ce que nous en compte ça veut dire auprès d'Allah azawajal mille années dix siècles c'est comme un jour ce n'est rien du tout wa inna wa inna yamaninda Rabbi kaa alfi mimma donc vous pouvez imaginer ici la grandeur immense de cet univers qui dépasse encore une fois notre imaginaire ce qu'on peut même concevoir ça c'est seulement si on parle des cieux sans parler du kursi d'Allah Azza wa Jall sans parler du trône Arsh Allahu Azza wa Jall sans parler bien sûr de Allah Subhanahu wa Ta'ala que bien sûr il y a personne qui connaît c'est quoi et qui peut comprendre la la grandeur d'Allah Azza wa Jall comment elle Subhanahu wa Ta'ala fa Allahu Azza wa Jalla a'zam min khalqihi Subhanahu wa Ta'ala Et donc là le hadith qu qu'est-ce qu que ça nous dit après ça wallahu fawqa al'arsh la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum et Allah azza wajalla il est au-dessus de son arsh de son trône Et il n'ignore aucune de vos œuvres Ça veut dire Allah Azza wa Jal, Il connaît toutes nos œuvres Même si il est le plus haut Subhanahu wa ta'ala Ça veut dire en termes de distance Ici Al-Arch il est très très loin de nous Et Allah Azza wa Jal, il est sur Al-Arch Et malgré cela il connaît toutes nos œuvres Subhanahu wa ta'ala Il voit tout Subhanahu wa ta'ala Et la dernière narration que nous avons ici C'est celle de Al-Abbas كُلْمَعِنْ دَمَالِك donc ça on va y revenir plus tard إن شاء الله عز و جل je vais juste m'assurer qu'on ne laisse rien et qu'on n'oublie rien بإذن الله عز و جل طيب لانه رسول الاباس بن عبد المطالب رضي الله تعالى عنه الاباس c'est l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام qui aurait dit que le prophète صلى الله عليه الصلاة والسلام il a dit ok ça c'est un hadith Connus chez les uléma rapporté ou bien authentifié par At-Tirmidhi ainsi que Ibn Khuzayma, ainsi que Ibn Taymiyya, ainsi que al ainsi que Ibn al qayyim tous ces uléma ils ont authentifié ce hadith et il y a des ulama comme Al-Albani qui ont déclaré ce hadith comme étant étant faible et ce hadith là il s'appelle chez les uléma hadith al-oual c'est quoi al-oual c'est le pluriel de «Wa'ilun», «Wa'ilun», ça, c'était un animal qui est «Taisu al-Dibal», comme on l'appelle en arabe. Euh, en, en français, ça s'appelle «Le bouquetin de Sibérie». Donc, si vous voulez aller faire des recherches sur Internet, comment ça a l'air, le bouquetin de Sibérie, c'est un animal qui a de, de grosses cornes comme ça. Et dans ce hadith-là, ça compare euh, les ponts des anges auprès d'Allah Azza dans leur grandeur et dans leur puissance à ce à cet animal là c'est pour ça que le hadith il s'appelle hadith al-awaal le hadith des des c'est comme ça que les ulémas ils l'ont ils l'ont nommé alors dans ce hadith le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit alayhi salatu wa salam savez-vous Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a entre les cieux et la terre La distance qui sépare les cieux de la terre. Ils ont dit « Allah C'est Allah et son messager qui le connaissent. Plus « Qala baynahuma masiratu Il a dit « entre les deux il y a la distance de 500 années ». وَمِن كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ ENTRE CHAQUE CIEL ET CELUI QUI LUI EST SUPÉRIEUR C'EST AUSSI 500 ANNÉ وَبَيْنَ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ ET QUE ENTRE LE 7ÈME CIEL ET AL ARSH ça veut dire Ça veut dire le trône, il dit alayhi salatu wasalam, «Bahrun, il y a un océan». «Beyna asfalihi wa a'lahu kama beyna asma'i «Ce qui est du début, ça veut dire au plus profond de cet océan, jusqu'à sa surface, ça veut dire le plus haut. C'est comme ce qui, ce, ce qui sépare» li euh, le ciel de la terre et après ça il dit alayhi salatu wa salam wallahu ta'ala fauqa dhalik la yaqfa alayhi shay'un min a'mal bani adam il li au de tout cela subhanahu et rien ne lui échappe des actions des bonnes œuvres alors tout ça bien sûr ça nous parle de ces grandes créatures جل, et de leur grandeur qui nous rend plus que négligeable même le même le, le mot négligeable et eh bien il n'est pas assez pour décrire notre vrai notre vraie forme et notre vraie place dans cet univers bien sûr lorsqu'on parle du h d'Allah, la j'aimerais mentionner aussi Que le Arsh, le 30 d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il s'est établi sur son 30. Al-Rahmanu ala l'Arshista wa. Ça, c'est dans les hadiths authentiques du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais avant ça, bien sûr, c'est dans Al-Qur'an, Al-Karim. Al-Rahmanu Qu ala l'Arshista wa. Qu'est-ce que ça veut dire Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de son 30, subhanahu wa ta'ala. Comme il dit Mujahid, rahimahullah wa ta'ala. Estawa ala l'Arshista Allah Azza wa il est au-dessus, il s'est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un va nous dire, comme les moubtadi'a, comme les innovateurs qui parlaient de ce genre de noms d'attributs d'Allah Azza wa depuis le temps de sahaba, comme dans la narration d'Ummu Salama, le hadith authentique d'Ummu Salama, la mère des croyants épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a dit, الرحمن على العرش استوى الذي الاستواء غير مجهول الذي الاستواء il est bien connu le istiwa c'est le fait Quand Azza il s'est établi sur son trône il est connu parce qu'il est dans le Coran والكيف غير معقول الكيف le comment la façon elle n'est pas quoi elle n'est pas quelque chose qui peut être imaginé ghayr ma'qul ça dépasse le akl ça dépasse la raison والاقرار به ايمان اي ي croire y adhérer c'est imanun ça fait partie de l'iman tu fait partie de la foi bihi Et le fait de le rejeter, rejeter, al c'est un kufr. Pourquoi C'est parce que c'est dans le Coran Et l'Imam Malik, alayhi rahmatullahi ta'ala, cette narration elle est authentique, celle que j'ai mentionnée de l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, salama, anha. mais aussi il y a Imam Malik, alayhi rahmatullahi ta'ala, comme dans la narration authentique de Abdullah ibn Wahab, son étudiant, qui dit... كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى il dit on était une fois chez Imam Malik lorsque un homme soudainement il est entré et il a dit ya Imam Malik ya Aba Abdullah il l'a nommé par sa kunya Ar Rahmanu ala al arshi il mentionne un passage du Coran Ar Rahman s'est établi sur son il a dit cet homme il a demandé à Malik Comment est-ce qu'il s'est établi sur son trône Allah Azza wa Jal Alors, il dit فَاَتْرَقَ مَالِكُنْ رَحِمَهُ اللَّهِ وَاَخَدَتْهُ الْرُحَضَاءِ Imam Malik, Rahimahullah Azza wa Jal, il a baissé sa tête et il était très frustré comme ça et très gêné. Ça veut dire, il a été quoi euh, Il s'est senti très très mal que quelqu'un pose une telle question sur Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, il a dit الرحمن على العرش تواب كما وصف نفسه الله عز وجل il s'est établi sur son 30, comme il s'est décrit lui-même subhanahu wa ta'ala ça veut dire dans le Coran wa la yuqalu kayfa on ne dit pas comment wa kayfa 'anhu et comment ne se dit pas sur Allah azza wa jalla wa anta sahibu bid'atin et what you an innovator akhrijuhu il a dit fat « Le sortir », ça veut dire « Faites le sortir de notre assemblée ». Des gens comme ça ne sont pas des gens qui cherchent la science, qui est « Al-Hadi »« La Sunna »« C'est des gens qui cherchent « Al-Mutashabihat »« Qui cherchent à s'égarer du chemin d'Allah Azzawajal »« Iyadza billahi subhanahu wa ta'ala »« Avec ce genre de questions complètement injustifiées, complètement inutile et qui ne reconnaissent pas la grandeur d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'ils se demandent de se poser des questions comme ça sur le comment, et comme on a dit ça, c'est une narration qui est authentique euh, sur l'Imam Malik, ou bien de l'Imam Malik, alayhi rahmatullahi ta'ala, rapportée par l'Imam, al-Bayhaqi, alayhi rahmatullahi ta'ala, et comme il nous dit l'Imam, al-Zahabi, alayhi rahmatullahi ta'ala, au-wal-u-waqtin sami'tu maqalata man, ou sumi'at maqalat, man ankara annalaha fauqa archihi, le premier qui a renié l'établissement d'Allah Azza wa Jal sur son trône c'est quelqu'un, un grand innovateur dans l'histoire de l'islam, je ne parle pas ici des grands innovateurs technologiques, un grand innovateur ça veut dire un grand égaré qui a fait des innovations dans très connu son nom c'est et c'est lui qui a renié plusieurs des attributs d'Allah Azza wa Jal les a rejetés et par la suite il y a Al-Jahm Ibn Safwan, un autre grand innovateur, encore une fois au sens négatif, un égaré Iyad Billahi Azza wa qui a pris les idées Al-Jad Ibn Durham et qui les a relancées, qui en a fait la promotion. Et c'est lui qui est bien sûr, on l'appelle le imam, ça veut dire le savant, pas le savant, l'idéologue, le, le leader de la secte très égaré de l'Jahmiyyah, à laquelle on a fait référence plusieurs fois. L'Jahmiyyah, ça revient à l'Jahm Ibn ibn Safwan fa'adhara ha wahtadjala ha bi al-shubuhat. Il a essayé de défendre ce genre d'idées égaré, Iyad sur les noms et les attributs d'Allah en les rejetant et en ayant recours à des shubuhat comme ça de l'aql. Des shubuhat, ça veut dire shubuhat, c'est très simple. C'est quoi une shubuhat dans l'aqidah Shubuhat, c'est essayer de de contredire certaines certaines croyances de l'islam par d'autres croyances de l'islam comme si quelqu'un il va dire euh, <coughs> quelqu'un il va nous amener une shubha sur le qadar par exemple sur le destin donc shubha classique quelqu'un il va dire euh, shubha très simple ça c'est très simple de répondre à ça mais ce genre de shubha je donne ça seulement comme exemple on a déjà parlé de le qadar ici on a parlé de le qadar dans ahad tahawiyya mais je donne ça comme exemple shubha c'est comme si quelqu'un il va dire euh, est-ce que Allah il sait tout Oui. Est-ce qu'Allah il sait tout à, à, à l'avance? Oui, c'est le Coran qui nous dit ça. Est-ce qu'Allah il sait que euh, Iblis il va aller Jannah? Est-ce qu'Allah Azawajal savait ça que Farouq il va aller Jannah, que Abu Lahab il va aller à Jannah? Oui, il le savait. Alors pourquoi Allah Azawajal leur a demandé de leur de de lui obéir? Vous comprenez? Donc ça c'est c'est des chibouaths, ça veut dire essayer de de euh, contredire entre certains principes de la et d'autres principes en les présentant de façon tordu soit on va exagérer certains principes ou bien on va réduire la réalité de certains de certains principes et al-Jahm ibn Safwan c'était à la fin du temps de at-Tabi'in alayhim rahmatullah ta'ala et dans ce temps-là bien sûr les ulama ils ont écrit ar-Radd 'ala al-Jahmiyya ils ont écrit des livres et ainsi de suite pour pour rejeter euh, ce genre de de fausses croyances donc comme on a mentionné le hadith de l al donc le hadith al-Awal al, qui a été authentifié par plusieurs ulama encore une fois al comme on a dit c'est c'est des bouctins de sibérie comme on appelle ça en français je sais pas s'il y a un autre mot plus facile et plus et plus traditionnel plus simple Allah, Allah ta'ala Tu to yus al-jibal al al-jabal Mais euh, dans le hadith, ça nous mentionne que فوق ذلك ثمانيه تو أعال qu'il a huit أعال des anges comme des أعال و بين أظلافهم و ركبهم مثل ما بين سما إلى سما plus grand que la distance entre un ciel et le prochain ciel ça c'est seulement la grandeur de ces anges d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est eux qui portent al ce qui porte le, euh, le d'Allah subhanahu wa تعالى ça, c'est dans le surat Ghafir, le fait qu'il y ait des, euh, des anges porteurs du 30 d'Allah الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به Donc, ça, c'est les porteurs du عرش d'Allah Azzawajal. تبارك الله رب العالمين Pour finir, l'imam Ibn Taymiyyah عليه رحمة الله Azzawajal. Il nous cite que il y a idmer entre les uléma entre les savants de l'Islam. C'est à l'unanimité que Asma' Umustadir que les cieux que chaque ciel il a une forme ronde. Ok, c'est un cercle que Asma' Umustadir. que il y a le premier cercle, le premier ciel. Après ça, le deuxième cercle, le deuxième ciel, il est il euh, il il entoure le premier ciel et le premier ciel est au centre et après ça le troisième et le quatrième et ainsi de suite hatta hatta ila nous dit aussi que la même chose pour les afleak afleak c'est les trajectoires ça veut dire les trajectoires des des euh, des des astres comment est-ce que les astres ils orbitent وَكُلُّمْ فِي فَلَاكِيَسْ بَحُولٍ que aussi que c'est quelque chose de de, de, de rond. Donc c'est des cercles. Et ça c'est par Al-Kitab, par le Coran, par la Sunna, ainsi que par Al-Ijma'a, à l'unanimité des ulama. Et c'est la fin de l'étude de cette série « Le monothéisme dans l'Islam ». Bifadillahi subhanahu wa ta'ala. Selon le livre, il nous reste une petite conclusion. Inch'Allah, dans les prochaines minutes, petite conclusion importante, Inch'Allah. Mais Alhamdulillah, on vient de couvrir exactement l'essentiel de 500 pages de ce livre de référence. Je rappelle qu'il s'appelle... Ça, c'était notre livre de référence principal. Ok. On a ajouté parfois du contenu à droite et à gauche. Mais ce, ce livre-là de référence s'appelle Al-Jam'ul Mufid li Sharh Kitab at-Tawhid donc c'est l'étude de Kitab at-Tawhid le très fameux Kitab at-Tawhid il y a plusieurs études plusieurs shourouh. ça c'est un sharh qui est récent qui est pas mal récent c'est pas un grand savant qui l'a écrit mais c'est un c'est quelqu'un de connaisseur c'est min euh, ahli al-ilmi qui s'appelle « Nasser ibn Muslim al-Subayri » je sais pas si « al-Subayri » ou bien « al-Sabayri » mais on a choisi ce livre-là parce que contrairement à d'autres shuruks de Kutub al qui contiennent beaucoup plus de « istitrad » ça veut dire euh, les euh, euh, entrées dans des détails que ce soit de langue arabe ou autre chose ou de « istidlal » et ainsi de suite l'auteur de ce livre, il l'a fait pour essayer de faire le sommaire des différentes shorouh, des différentes études de kitab ou tawhid, donc l'essentiel, et de le présenter comme livre, c'est comme ça qu'il l'a dit, de le présenter comme livre, qui euh, serait utile à, pour qu'il soit utilisé à des fins académiques, donc pour qu'on l'enseigne ou autre chose, parce qu'on le comprend que parfois et certains livres que c'est difficile de les enseigner tant qu'elles, il faut un peu les les résumer, et parce que parfois c'est, encore une fois, c'est l'istitrad, istitrad ça veut dire, c'est lorsque l'auteur il se permet d'aller dans des détails de débattre et ainsi de suite alors il y a des livres qu'on ne peut pas vraiment euh, qui ne peuvent pas vraiment être utilisés en tant que référence d'enseignement c'est plus des livres pour pour la lecture ou bien pour pour la recherche Taïb. Euh, une conclusion très importante habituellement On ferait cette conclusion comme introduction. C'est comme ça qu'on fait habituellement. On va commencer par l'introduction, le livre, l'auteur, autre chose. Et pour cette série, j'ai préféré faire le contraire. Faire le contraire, pourquoi Parce que parler du livre, vu l'aspect controversé un peu de ce qu'on va présenter, Inch'Allah, parler du livre, du sujet, sans avoir de connaissance de c'est quoi, quoi la question, c'est quoi les problématiques exactement Et eh bien, ça va être difficile pour plusieurs personnes de pouvoir bien comprendre ou bien bien pouvoir assimiler, comme on dit, al farun pouvoir poser un jugement sur une chose. Parfois, ça requiert une bonne imagination de la chose, de avant de pouvoir de pouvoir porter un jugement sur ça. De ce fait, on a laissé ça à la fin. Maintenant que l'hamdoulillah, vous avez suivi cette série, vous êtes bien équipé, vous avez une bonne idée. Ça parle de quoi exactement euh, cette série sur Ta'awhid, le livre aussi nous parle de quoi et elle suite. Alors on rappelle que le livre original, pas le sharh, là on a fait l'étude de du livre. Donc c'était le sharh, le commentaire, l'explication, l'interprétation du livre. Mais le livre c'est le très fameux Kitab at-Tawhid Le livre de théorie du monothéisme ou bien de l'unicité traduit presque en toutes les langues. C'est pas un très grand livre, c'est peut-être à peine, je sais pas moi, une cinquantaine de pages ou autre chose. Je, je sais pas, c'est combien de pages, pages exactement en français. Peut-être une centaine de pages au maximum avec la traduction et quelques commentaires et ainsi de suite. Kitab Tawhid, de Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, alayhi rahmatullahi taala, qui est l'un des savants de l'islam assez récent. Euh, décédé à l'année 1206 de l'Hijra du prophète alayhi Donc, il y a de cela environ deux siècles, quelques, un, un peu plus de 200 années. Vous le savez que Sheikh Mohammed Abdul Wahhab et sa, ses idées ou bien ses efforts, ainsi de suite, c'est très controversé. Ça Vous le savez que c'est très controversé de nos jours. Quand on dit que c'est controversé, ça ne veut pas dire que c'est La faute de la personne, nécessairement qu'elle soit controversée. Okay. Il y a des controverses parfois. Comme la présence des prophètes, Alléhümme des prophètes, Alléhümme Salam, leur présence aux yeux des kuffars dans leur temps était controversée. Isa, salam, même les chrétiens, ils le reconnaissent. Isa salam, pour certains politiciens de son temps, certains gouverneurs, certains dignitaires, certains puissants de son temps, il était controversé. Isa Alléhüsselem. Moussa alayhi salam aux yeux de Pharaon et du peuple de Pharaon était controversé. Donc bien sûr c'est pas pour comparer Mohamed ibn Abdu'l-Wahab à des nobles prophètes d'Allah a.s.w. Mais si c'est pour dire que le fait que quelqu'un soit controversé, c'est pas nécessairement que c'est de sa faute ou bien que c'est une mauvaise personne. C'est pour ça que maintenant c'est important de poser un jugement un jugement global on peut pas poser un jugement ici détaillé sur les moindres détails je ne suis pas un alim pour pouvoir moi poser un, un jugement détaillé sur les moindres détails de l'imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. ni on a le temps aussi de trop aller dans c'est pas l'idée ici c'est pas de faire une conférence sur euh, Muhammad Abdul Wahhab ou autre chose mais vous savez de quoi on parle habituellement lorsqu'on parle de Muhammad Abdul Wahhab On parle du fameux, fameux wahhabisme, donc on va dire c'est le wahhabisme, on va dire c'est les wahhabites, le wahhabisme. Donc aujourd'hui, une charla Azoudelle beaucoup plus profond, beaucoup plus loin que un simple mot médiatique que les gens lancent à droite et à gauche. Avec cette série, une charla Azoudelle, vous êtes bien équipé. Pour savoir, c'est quoi ce fameux wahhabisme Alors, de un, bien sûr, il n'y a pas de wahhabisme en tant que religion ou bien en tant que secte. Donc, ce Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ne s'est pas dit, lui, wahhabite. Il n'a pas dit, moi, je suis wahhabite. J'amène une nouvelle secte, un nouveau groupe qui est wahhabite. Donc, ça, c'est une invention qui est venue plus tard de certains des ennemis de sa da'wah. Alors là, très important de bien vous concentrer, inshallah, azawajal. Je vais vous donner l'essentiel, bi'idnillah, azawajal de la position qui est la juste position le juste milieu basé sur al ilm wal adl Allah azza nous demande que lorsqu'on pose des jugements sur des autres ça doit être bi ilmin. Ça doit être par science, connaissance de cause d'un côté, mais aussi par justice. Allah azzawajal aime la justice, même envers nos ennemis. Les pires de nos ennemis, on peut pas être injuste envers eux et jeter des accusations à tort sur eux, sachant que ce n'est pas le cas. Donc, si on a la connaissance, la connaissance de quoi ça parle exactement, on sait qu'est-ce qui se passe Mais d'un autre côté aussi, on craint l'Arzudel, on fait attention à nos jugements, à nos paroles. Alors là, on pourra facilement, Charles prendre une bonne position du milieu. Je parle ici de la position globale. Ça reste que Muhammad ibn Abdul Wahab, c'est pas un prophète d'Allah et c'est pas un compagnon du prophète Alléhisselatu. C'est même pas un Sahabi, compagnon du prophète Alléhisselatu. Donc, c'est pas notre plus grand souci dans la vie ici de prendre une position détaillée sur Mohamed Abdel Wahab et de d'avoir une position sur chaque euh, controverse mineure et ainsi de suite, on a d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes, d'étudier le Coran, étudier la vie du prophète et ainsi de suite, mais c'est important d'avoir une certaine culture, comme on dit, une certaine culture sur notre histoire surtout sur l'histoire ici des ulama surtout encore une fois, lorsqu'on sait que ça touche à des questions du vécu des questions contemporaines. Alors Muhammad ibn абдул al-Wahhab Allah fait imam mujaddid imam muslih c'est un savant réformateur Ça, même plusieurs dioulama qui ne sont pas pleinement d'accord avec lui et disent qu'il était un réformateur lui il est venu Allah Azza il est parvenu en tant que prophète mais il est venu comme nous il est né comme un être humain normal et comme n'importe quel alim parfois qui trouve que dans son environnement il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam certains ulama, ils se taire sous la pression de la réalité, du contexte, de peur d'être critiqué, de peur, de peur, et ils vont, comme on a déjà mentionné ça, en douceur, lancer les bonnes idées, expliquer c'est quoi la sunna, après ça laisser le choix aux gens d'accepter de, de, la vérité s'ils veulent. Certains ulama sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus courageux, si on peut dire ainsi, et ils vont faire face à la réalité et aux critiques des gens et ainsi de suite et ils vont dire ce qu'ils croient tout haut d'autres ulama, ce qui est rare c'est des ulama qui ont un certain sens encore une fois de de euh, comment on peut on peut appeler ça un peu un certain sens de leadership ça veut dire qu'ils vont y aller de l'avant qu'ils vont faire de leur mieux pour changer la réalité. Même s'il va avoir des adversaires, même donc l'ilm, la, euh, la science, ne va pas devenir seulement une question de, de livres et d'écrits, ça va devenir aussi une implication politique, une implication dans la vie publique. Ça peut être de mille et une façons, dans le cas de Mohamed Abdel Wahab et de, de sa descendance, après ça, comme on va le voir, inshallah, azawajal, ça a concerné, entre autres, des alliances politiques, des alliances politiques qui ont donné lieu à à un État qui existe jusqu'à aujourd'hui, comme on va le voir, bi-idnillahi subhanahu wa Alors, l'État général, dans une partie de la umma, on ne va pas dire c'est toute la Ummah, il ne faut pas se tromper ici pour dire toute la Ummah. Dans une bonne partie de la umma, lorsque Mohamed Abdull-Wahab, il est né, qu'il a grandi encore une fois, il a constaté qu'autour de lui, il y avait beaucoup de formes de shirk, de pratiques de shirk qui étaient dominantes dans certaines parties de la umma à cause de l'ignorance, de l'jahl bien sûr, À cause de la bida, les innovations, donc les innovations ne donnent pas leur effet néfaste après 5 ans, nécessairement, donc parfois c'est après des siècles, ça se développe petit à petit, donc depuis quelques siècles, les innovations ne cessent de grandir, il y a moins de ilm mais ainsi de suite, et les musulmans qui sont faibles, et on sait qu'avant ça il y avait des campagnes de croisade et la perte de l'Andalus et ainsi de suite, donc... Euh, euh, la chute de, euh, comment on peut dire ça, de de l'empire de Banu Umayya, après ça la chute de l'empire de Banu al-Abbas, alors qu'est-ce que et les Mongols, Tatars tout ça c'est des coups durs qui sont portés à la Ummah, et que doucement, doucement, doucement, la Ummah commence à s'éloigner de sa religion, à perdre ses repères, et c'est normal qu'il y ait des formes de shirk, on a déjà mentionné plusieurs hadiths authentiques au tout, tout, tout au long de cette série-là, sur... Le fait que le prophète nous a informé qu'il va avoir le shirk qui va réapparaître chez des gens, des individus de la, la Ummah, ça c'est un fait, on peut pas, on peut pas le rejeter, on ne peut pas rejeter un tel fait, on le voit jusqu'à aujourd'hui. On voit que de nos jours, même aujourd'hui, il y a des muslimines qui préfèrent faire comme les autres religions. Il y a des muslimines qui sortent complètement de l'islam, il y a même des muslimines qui deviennent des athées. Alors c'est normal d'imaginer qu'il y a des muslimines qui sont entre les deux, qui n'ont pas com complètement encore... Euh, qui tient l'islam mais qui font des choses qui sont complètement contraires au fondement de l'islam qui est tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala alors Muhammad ibn Abdul Wahhab sa réforme majeure principale contrairement à d'autres ulama qui peut-être leur réforme c'était sur des questions de al-fiq il y a parfois des ulama leur réforme c'était sur la question de al donc ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de taqlid taqlid ça veut dire c'est euh, le suivi aveugle suivi aveugle Alors ils ont fait relancer le ishtihad. Et à chaque fois que tu veux relancer quelque chose, changer la réalité, ça c'est pas seulement la, la religion qui le dit. Même le management de nos jours, il nous dit c'est le, le ABC du management du changement. Lorsqu'il y a changement majeur, il y a résistance. Tu vas avoir des gens qui vont résister. Tu vas avoir des adversaires. Tu vas avoir des ennemis. Tu vas avoir des problèmes et c'est pas toujours gérable comme dans les livres de management ou bien de gestion parce que ça c'est pour la belle vie, c'est pour les corporations, c'est lorsque tu as l'argent, lorsque les gens ils sont soumis à ta décision parce que tu vas leur donner des salaires ou bien des bonus ou autre chose. Mais dans la vie, comme on dit at large, à l'extérieur, la vie au sens le plus large, c'est pas toujours si facile que ça de faire le changement. Alors comme on a dit, certains ta ulama comme dans notre temps, Al-Albani rahimoullah, c'était on peut dire qu'il était un peu un réformateur, mais surtout dans le domaine de hadith, de la sunna. Donc, lui, il a réalisé le fait que les gens utilisent beaucoup de hadiths faibles dans son temps. Hadith maudou'a, les khatibs sur le minbar, dans le temps, lorsque l'Albani, rahimahullah, c'était son temps à lui lorsqu'il était jeune, et c'est vrai, c'était la réalité, c'est archivé jusqu'à aujourd'hui. Euh, souvent, le imam monte sur le minbar, dit du n'importe quoi. Il dit, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa telle et telle et telle chose. Alors que le hadith, L'impact du travail de l'Albanie, n'rajimahullah, et d'autres, on ne peut pas le relier. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est sur le minbar, les manabir, à travers le monde, est de loin beaucoup plus pur, beaucoup plus authentique en termes de hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم que ce que ça était il y a de cela quelques décennies. Bien sûr, il y a d'autres choses, n'rajimahullah, de l'existence de la technologie, de l'imprimerie, ainsi de suite, qui a facilité l'accès à l'information, vérifier les hadiths authentiques, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une autre question. Mais là, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, lui, il veut faire des réformes sur la question, bien sûr, la plus importante, qui est le tawhid d'Allah et le sujet le plus sensible, qui est quoi Les croyances ici de shirk et ainsi de suite. Grande différence entre vouloir réformer les fatawas, l'ishtihad, Vouloir réformer un madhhab de l'intérieur, quelqu'un il veut dire, je veux réformer madhhab d'imam Malik et un peu filtrer les opinions authentiques de Malik, ça c'est une chose. Mais vouloir filtrer les croyances des gens, surtout leurs croyances, encore une fois, aux choses ici, les euh, les, comme, comment on peut on peut on peut appeler ça les euh, les pouvoirs les pouvoirs suprêmes. Okay, les, ce qui est du, du domaine de l'invisible. encore une fois imaginez des gens qui ont le cœur attaché aux tombes, des gens qui ont le cœur attaché aux sorciers, à la sorcellerie, des gens qui ont les cœurs qui sont attachés par exemple au euh, comment on peut dire ça au devin, à l'augure, ainsi de suite, ça c'est fort, c'est extrêmement fort. vouloir changer cela, c'est normal que ça va créer quoi? Ça va créer des frictions, ça va créer une, Un, un, un, un rejet qui est fort et parfois qui va être qui va être violent de l'autre côté et de ce fait ça va créer des conflits qui vont être majeurs et ce fut le cas il y a eu des conflits dans l'Arabie avec la dawa de Mohammed Ibn Abdul Wahhab qui est plus connu sous un autre nom aussi chez les ulama elle s'appelle la dawa tou al alors rappelez-vous bien de ce mot dawa dawa bien sûr c'est la dawa ça veut dire c'est c'est un mouvement d'appel vers Allah wa azawajal On a plusieurs da'awat à travers, à travers l'histoire, c'est rien de récent, c'est rien de, de nouveau. Alors, dans le temps, da'wa al c'est la da'wa qui est sortie de la région de Najd. C'est une région de l'Arabie aujourd'hui connue comme étant le centre de l'Arabie Saoudite, une partie de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est ça, ce qu'on appelle Najd, comme la région de, de la ville de Ar Riyad et ainsi de suite. Alors, da'wa al-Najdiya. Différence ici. Entreposer un jugement sur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, d'un côté, et poser un jugement sur Al-Da'wa al-Najdiya. Ça, c'est la première chose à faire la différence. Da'wa al-Najdiya, c'est plusieurs savants, plusieurs auteurs. Ça s'est étalé sur presque deux siècles. Jusqu'à assez récemment, on peut presque plus parler de Da'wa al-Najdiya aujourd'hui, avec les fameuses réformes, on va parler brièvement de ça, mais Da'wa al-Najdiya, c'est quelque chose comme n'importe quel mouvement. Qui se développe. Il Si même dans le temps des Sahabah, dans le temps des Sahabah, on est beaucoup plus proche du temps du Prophète sallallāhu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire que à l'année 150 de l'islam, que l'islam, les savants étaient exactement au même niveau et les mêmes idées exactement dans les moindres détails que euh, que Omar ibn al -Khattab ou bien que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum jami'a donc ça on ne peut pas le dire on ne peut pas prétendre une chose qui est pareil donc là que dire encore une fois du temps de Muhammad ibn Abdul Wahhab on peut pas coller à Muhammad ibn Abdul Wahhab nécessairement toutes les opinions qui sont apparues après lui toutes les moindres opinions apparues en, a, a, après lui dans sa propre descendance en gros c'était la même da'wa oui c'est certain c'était la même da'wa mais ce que je suis en train de dire ici c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que tous les membres de la da'wa ou bien ce qu'on appelle le wahhabisme qu'ils adhèrent tous au moindre au même moindre petit détail ça veut dire au détail près. ça ce n'est pas vrai comme dans n'importe quelle école que ce soit l'école de l'akida ou bien de il y a des questions qui sont des questions de d'ishtihad et ainsi de suite ok Un autre point important ici. Cette da'wa de Najd, elle a fait, on peut dire, un mariage. Un mariage, pas au sens légal, mais un, un mariage politique avec la famille de al saud C'est comme ça que l'État, de ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'il est apparu, qu'il a pris de l'essor. Il y avait la force du côté de al saud Qui ont supporté les premiers Al-Saud. Donc la même chose ici, Al-Saud, la famille de Al-Saud, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il y a de cela un siècle, c'est pas l'Arabie Saoudite, il y a, euh, c'est euh, comme comme elle est aujourd'hui. Il y a de cela un siècle, c'est pas nécessairement celle qui était au début. Comme dans n'importe quel Daoula, comme dans n'importe quel État, comme dans n'importe quelle puissance. Ça descend, ça monte, les idées changent. On le sait que ce soit dans l'Empire de Banu Oumaya, l'Empire de, euh, de l'Othmaniyin, de Banu l'Abbas, et aussi chez les Occidentaux, dans n'importe quelle civilisation bien puissance du monde, qu'on l'aime qu'on n'aime pas, on prend pour acquis qu'il y a des changements. C'est pas toujours la même croyance ou bien les mêmes idées, les mêmes objectifs la même intégrité ou même ou la même corruption à chaque moment ça peut changer avec le contexte ça peut changer avec les dirigeants les rois et ainsi de suite alors ce mariage qui s'est fait entre les Mohammed Abdel Wahhab la da'wa al-Najdiya, et entre Al Saud donc la da'wa al-Najdiya, ce qu'on appelle Al Sheikh vous trouvez jusqu'à aujourd'hui le mufti de l'Arabie Saoudite OK qui certainement est extrêmement éloigné en réalité des idées de Mohammed ibn Abdel Wahhab Mais son nom c'est Al-Shaykh. C'est quoi Al-Shaykh? C'est un nom de famille on dit Al-Shaykh, ça veut dire c'est la famille du Shaykh. C'est qui le Shaykh? C'est Muhammad Abdul Wahhab. Le mot, le nom, le titre Al-Shaykh, c'est euh, les gens qui sont de la descendance de Muhammad ibn Abdu Al-Wahhab. Donc, donc c'est comme si jusqu'à aujourd'hui ils mettent toujours le grand mufti, ils mettent toujours quelqu'un comme ça symboliquement qui vient de la famille de Muhammad Abdul Wahhab. Ce qui est bien sûr complètement non fondé complètement non fondé parce que la religion ne se prend pas comme ça par par héritage dans le temps oui peut-être il y avait une certaine alliance ça veut dire c'était deux puissances qui cédait à la puissance idéologique d'un côté le l'ilm de la science et d'un autre d'un autre côté la puissance de l'état ou bien de la force ou autre chose mais avec le temps bien sûr les données vont changer et le din c'est pas par ce n'est pas par héritage mais bref je suis seulement en train de décrire lorsque je décris la réalité je ne dis pas que tout ce que je décris c'est faux Je ne dis pas que tout ce que je décris aussi c'est euh, c'est c'est c'est bien. On n'a pas le temps d'aller détail par détail par les deux tours. On est en train tout simplement ici de donner un un aperçu général de l'islam. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas penser que toutes toutes personnes qui est alchir aujourd'hui, il y a des alchirs même sur internet, ils écrivent des alchirs qui sont de la famille de Mohamed Abdel Wahab, qui sont quasiment des athées, qui se moquent de la religion et qui s'appellent al alchir. Donc il n'y a pas il n'y a pas de concordance. Le din ce n'est pas par héritage surtout 200 années plus tard ça ne veut plus rien dire tant elle le cher que toi vraiment tu et euh, tu adhères au même, aux mêmes aux mêmes idées. Ça y est, un autre une autre question ici. Est-ce que l'Arabie Saoudite est-ce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui elle est « wahhabite » entre et est, Est-ce qu'elle est vraiment wahhabite Il y a une certaine influence, comme on a dit. Il y a toujours des gens qui adhèrent à Da'ouan Najdi, à ses, à, ses, à ses idées, ainsi de suite, et qui ont une certaine influence. Mais cette influence-là, depuis plusieurs années, surtout les deux dernières décennies, vous le savez, à partir de 2001, vous le savez très bien ce qui s'est passé, ainsi de suite, eh bien, il y a eu beaucoup de pression externe de se distancier des idées en tant que telles que graduellement, bien sûr, ils n'ont pas pu faire ça de, comme ça en, en, en une seule fois, mais graduellement ils se sont un peu débarrassés des traces de ou bien ce qu'on appelle médiatiquement les idées qui sont wahhabistes mais que de nos jours ce n'est que quelques formes comme ça, symboliques comme dans n'importe quel pays ok, même dans les pays parfois laïcs, il reste quelques traces de la religion pour justifier certaines actions, bien pour pour garder la société ensemble ou bien parfois pour justifier le pouvoir c'est tout. Mais je vais vous donner un exemple il y a un recueil très connu, qui s'appelle <coughs> « Al-Durar Al-Saniya ». Ça, c'est une encyclopédie, très connue chez les ulamas. Encyclopédie qui regroupe la partie majeure des fatwas, des écrits de tous les savants du, entre guillemets, wahhabisme, ou bien ce qu'on appelle de façon plus précise dans l'islam, « Al-Dawwa Al-Najdiya ». Ça veut dire « du temps de muhammad Abdul Wahhab » à sa descendance par la suite, les savants de sa descendance, qu'est-ce qu'ils ont écrit, ainsi de suite. Alors, c'est plusieurs tomes, s'appelle ad Al-Durar Al-Saniya »« Fi Al-Fatawa Al-Najdiya » Ça regroupe les différentes fatwas. Okay. Je vais revenir sur ces fatawas après ça, Inch'Allah Azza Mais c'est certain, c'est certain que le contenu de ces fatawas, comme ils sont originalement, Ça ne serait pas toléré même en Arabie Saoudite aujourd'hui. Et la preuve, c'est que la euh, la version, il y a, et ça c'est pas récent, il y a de cela quelques années, je me rappelle plus si c'était il y a dix ans ou autre chose. La nouvelle édition officielle de euh, ce Dorrer Seniier, de cette encyclopédie là, en Arabie Saoudite, et eh bien, elle a été modifiée, altérée. On a enlevé plusieurs passages. Il y a plusieurs passages qui étaient enlevés. Et ça a été justifié par le fait c'est quoi la justification qu'ils ont montré pour ne pas dire que ah c'est parce qu'ils ne ils n'adhèrent plus aux mêmes croyances ils ont dit non il y a des passages qui ont été enlevés parce que ça fait référence à certains événements historiques de certains conflits entre certaines tribus et ainsi de suite et que on ne voit pas qu'il y a plus derymat de sagesse à, à inclure ces choses. bien sûr à dit et là ça ce n'est pas une excuse on n'a jamais entendu parler comme ça de d'un écrit historique. Qu'on va éditer, qu'on va lui enlever certaines parties. Les livres d'histoire sont pleins, sont pleins d'informations sur des conflits, même des conflits dans le temps de Sahaba on ta'ala entre certaines familles, vous connaissez les les, les questions de Benou Umayyé, ainsi de suite. Il y a personne d'ulama qui a dit qu'on enlève, qu'on va enlever des des faits historiques comme ça pour pour éviter les problèmes, les chicanes entre entre les tribus. Bien sûr, la version originale de Dora Sani, de cette encyclopédie, elle est encore elle est encore disponible. Donc il y a encore des éditions à travers le monde, qui en font des copies et qui, qui l'impriment Mais la version officielle a été altérée, a été édi éditée. On a enlevé plusieurs passages. C'est juste pour vous dire ici que même ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, et eh bien, elle n'adhère plus à ce wahhabisme. Même ce qu'on appelle le salafisme moderne, la nouvelle forme de salafisme, même en Arabie Saoudite, eh bien, si on va lui présenter les idées de Da'wa al comme elles sont écrites dans Ad-Dura plusieurs de ces idées-là, ils vont se trouver très heurtés, très allergiques. Même peut-être eux-mêmes, ils ne sont pas familiers avec ce qui se trouve dans, dans ce genre d'écrit-là. Donc, il ne faut pas ici faire l'erreur d'assumer que l'Arabie Saoudite, c'est le wahhabisme, c'est Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ni dans ni Muhammad ibn al wahhab ne serait d'accord avec l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, ni l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, elle n'aime en réalité et elle n'adhère en réalité aux idées de Mohamed Ibn Abdul Wahhab et de sa descendance jusqu'à récemment bien sûr, la fin vraiment des vrais al-Shir, c'était avec Mohamed Ibn Ibrahim alayhi rahmatullahi ta'ala et quelques années plus tard comme on a dit jusqu'au euh, fameux événement de, de 2001, donc là vraiment, euh, ils ont été doucement, doucement, doucement, comme ça, mis à mis à l'écart et on a commencé à changer ce genre d'idées et à filtrer les idées qu'ils aimaient ils les ont laissés, d'autres idées, ils les ont ils les ont enlevées. Taïb, une autre question ici importante. Est-ce que la da'wa naddiya, le wahhabisme, encore une fois, comme on l'appelle est-ce que c'est source d'extrémisme Est-ce qu'il y a des idées extrêmes à l'intérieur Est-ce que comme on le dit, c'est l'islam qui est extrême La réponse, bien sûr, La réponse générale et globale, c'est certainement, c'est que non. Ça veut dire, si on se tient à l'essentiel, certainement non. Sinon, je n'aurais pas, et bien sûr, je n'aurais pas enseigné ce livre-là dans, dans cette série. Et je pense que vous avez tous Euh, avec nous suivi cette série, la plupart de ce qu'on a couvert, c'est des ayats et des hadiths, ainsi de suite. C'est des Coran et, et des hadiths authentiques. Tout est extrêmement très clair sur les questions majeures et même sur plusieurs questions. On a dit il y a divergence entre les ulama, divergence entre entre les ulama. Donc, est-ce que à l'essence, c'est une da'wa d'extrémisme Ce n'est pas une da'wa d'extrémisme. Ce n'est pas une da'wa de khawarij. Comme certains, ils disent que ça, c'est da'wa de khawarij, des kharijites, ainsi de suite. Ça, c'est complètement faux. Par contre, Est-ce que dans les écrits des savants, des penseurs de « da'wah an-nadiyya » en général, est-ce qu'il y a des passages qui sont problématiques Oui, tout à fait. Certainement, il n'y a aucun doute sur ça. Est-ce qu'il y a des passages qui sont contradictoires On va dire oui, certainement, tout à fait. Et on va dire aussi que... C'est le cas dans tous les madhaheib, c'est dans le cas pour tous les auteurs. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Tout ce qui vient d'autre que Allah Azza wa Jal, il va contenir des contradictions à l'intérieur. Maintenant, sachant que la da'wa Najdiya, sa réforme, elle a surtout insisté et elle se tenait surtout à cette question-là, encore une fois, de التawheed, De la, du monothéisme d'Allah subhanahu wa taala, alors c'est normal ici que certaines de ces contradictions, parfois entre un savant et un autre savant de Darwin et sur la même question, il va avoir un, un, un, un, un, ils vont avoir une opinion complètement contraire, comme sur la fameuse très fameuse question ici de Hudrubi al jahl la question de l'excuse de l'ignorance dans les questions de Un tawhid, est-ce que par défaut l'Arzoudeh nous part dans l'ignorance dans les questions de tawhid ou bien ce n'est pas le cas. Donc ça c'est un grand débat. Il y a jusqu'à aujourd'hui plein de livres écrits par des ulama ainsi de suite. Et une bonne partie de ce débat, eh bien, elle est inutile parce que elle, elle se tient à l'au-delà au prix d'Allah Subhanahu wa Taala. Mais encore une fois. Même ceux qui se basent sur ce qui est écrit dans Ad-Durr eh bien, souvent, il va avoir des contradictions. C'est normal entre un savant qui a écrit quelque chose aujourd'hui et un autre savant qui peut-être, il est son petit-fils après 50 ans, 60 années. Eh bien, peut-être que le Ishtihad, il va être différent et l'un des deux est certainement dans dans le tort. Et est-ce que, comme on a dit, est-ce qu'il y a parfois... Des passages. On ne dit pas que c'est l'essentiel, mais est-ce qu'il y a des passages, des positions dans lesquelles il y a un peu d'extrémisme, de relou Oui, il y a des passages comme ça. Entre autres, parce qu'ils ont eu beaucoup de conflits. Par exemple, il y a eu beaucoup de conflits dans l'histoire de Da'wa al-Najdiya. Encore une fois, ce n'était pas seulement une Da'wa dans laquelle il y a des écrits, des livres et des halakat, des cours dans le masjid. Non, c'était une Da'wa active, qui avaient avait une activité politique. Avec les Al-Suoud, ils faisaient des guerres, ils avaient des conflits avec des tribus, avec telle chose, ça, ça bougeait beaucoup dans, dans l'Arabie. Comme on l'a dit, ils ont eu beaucoup d'adversaires. Que ce soit qu'on soit d'accord avec certains de leurs adversaires ou non. On peut pas dire que tous leurs adversaires étaient dans le tort, étaient tous des liquides euh, tous des moubtedira. Et on ne peut pas dire aussi que tous leurs adversaires étaient de bonnes de bonnes de bonnes personnes. Donc euh, ça c'est des choses encore une fois qui ne nous regardent en rien, ça c'est des questions de de l'histoire, c'est pas des questions de aqida ici. Faut faire la différence entre la le ilm, la science et entre l'histoire. L'histoire, tarikh, c'est autre chose. Ça ça serait pour une minorité de personnes qui aimeraient se spécialiser dans l'histoire moderne contemporaine de l'Arabie. Et même dans ça, avant d'arriver à certaines conclusions, il faut faire des décennies d'études pour bien comprendre l'histoire des différentes tribus, aller chercher dans les manuscrits et ainsi de suite. Encore une fois, ce qui ne sert vraiment à rien pour une personne qui n'est pas un historien. Allah Azza wa ne va pas nous questionner sur ça yawma, yawma al-qiyama. Mais c'est arrivé même dans Al-Durr al Que euh, certains, encore une fois, de des savants de Darwin et ils ont pris un peu des positions extrêmes. Ils ont utilisé des paroles un peu extrêmes envers certains mêmes savants de l'islam, de certaines tribus ou bien ailleurs dans l'Arabie ou autre chose, parce que ces savants-là, parfois, euh, par exemple, refusaient de prêter allégeance à euh, à l'État de El-Suroud parce que euh, elle, ici, encore une fois, la famille de Mohammed Abdel Wahab, sa descendance, ils voyaient que c'était eux qui étaient La force légitime de l'islam Donc les autres devaient leur prêter allégeance Et ainsi de suite Donc ils avaient des problèmes Et parfois comme encore une fois Entre les êtres humains ça arrive Il y a le bari, il y a l'injustice parfois D'une part ou d'autre C'est pas à nous de venir revenir vers des pages du passé et ouvrir ces pages et déclarer le coupable et la victime, sachant que que ça c'est une génération du passé qui n'est plus devant nous, on a même plus les outils de vraiment, comme on a dit, interroger les différentes parties, entendre ce que chacun a à nous dire, et même les gens de nos jours qui sont devant nous, qui sont vivants parfois, il y a des conflits entre tel savant et tel autre savant, et ça nous prend du temps pour pouvoir vraiment comprendre c'est quoi Euh, comment on dit, c'est quoi la justification de chacun C'est quoi le, la position, le discours de chacun afin de blâmer, de définir c'est qui la victime Que dire d'une génération qui vivait, plusieurs générations, presque deux siècles ici, des gens qui vivaient dans dans le désert, dans des tribus ah, la, la majorité parmi nous non, non, ne sont jamais même partis au désert, ne connaissent même pas c'est quoi le le désert de l'Arabie et à peine peut-être ceux qui sont partis pour faire et qui sont partis comme ça dans un bus comme ça VIP avec euh, climatisation et tout, ils, vont, ils ont vu un peu un peu de sable et après ça ils sont revenus donc ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, on sait que Allah Azza wa Jalla il est Rabbul Alami il est là subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui le juge il est le hakam et il va juger entre les gens yaoum al qiyama subhanahu wa ta'ala et Allah Azza wa Jalla bien sûr il va l' tour de la personne ne sera traité avec injustice auprès auprès de lui sur donc comme on a mentionné il y a un peu d'extrémisme parfois oui parfois on lit des paroles qui nous proviennent surtout moi je vous dis surtout si c'est des paroles qui sont traduites en français si vous lisez en français en anglais alors il te dit Abdullahtif Hassan, tel il a dit: Chirteel, euh, il a dit. Alors, telle chose, parfois, même la traduction nous fait perdre encore des choses. Parfois, elle peut exagérer les choses, ok Donc, parfois, elle peut enlever la chose de son de son contexte. Donc, des choses comme Dourar an c'est pas une référence top de l'islam. OK c'est pas fait Bari de Ibn Hajar autre chose c'est une référence intéressante certainement intéressante sur l'étude de tawhid et tout mais pour les spécialistes pour les talabatu al ilm qui sont avancés qui veulent se spécialiser dans ça inchallah et des gens comme ça ils ont les outils pour devoir prendre un peu de recul parfois ce qu'on appelle at ça veut dire lire en entier les les idées de la même personne plusieurs fois pour comparer pour bien mettre en contexte Ce qu'elle est en train de dire, parce que comme on a dit, c'est pas des questions seulement de fait. Surtout, ça traite des questions de co-fondée de et de el Iman Donc, ici, des erreurs d'interprétation peuvent avoir des conséquences qui sont qui sont sérieuses. C'est pour cela que je l'ai répété plusieurs fois lors de cette série. Il ne faut pas se contenter de cette série pour hâtivement jeter comme ça, des accusations de mouchriques et de kafir sur autrui. Parce que cette série était surtout pour définir c'est quoi le tawhid, c'est quoi le kufr. Mais il y a une autre série, même d'autres séries nécessaires sur le concept d'un iman, c'est quoi l'iman, c'est quoi le kufr, euh, indépendamment ici de seulement l'action. Donc, cette série nous permet de comprendre que ça, c'est shirk. Allah Azza wa Jalla n'aime pas ça. On ne devrait pas faire ça. Est-ce que nécessairement, lui, il est mouchriques, il est kafir C'est pas toujours cette série-là qui est suffisante pour arriver à de telles conclusions. Donc, il faut faire Il faut faire attention et souvent l'erreur, encore une fois, elle provient de personnes qui lisent seulement Kitab ou Tawhid ou bien un commentaire sur Kitab ou Tawhid comme Fathul Majid et autres choses et qui n'étudient pas d'autres parties importantes de Al-Din et de Al-Aqid et qui vont encore une fois jeter des, des conclusions, des conclusions hâtives. Un autre point sensible aussi, controverse, sur lequel je ne veux pas encore une fois entrer, ce n'est vraiment pas, vraiment pas mon, mon intérêt, mais de façon très brève, c'est connu aussi que Da'wa al-Najdi, il y a encore une fois, euh, surtout dans ces années, ces dernières années, euh, donc il y a de cela un siècle ou bien un siècle et demi, autre chose, eh bien, elle avait un problème avec euh, l'État et avec l'Empire Ottoman, al-Khilafat al-Othmaniyya, un grand problème avec cela, Ok, un grand problème avec ça. et vous le savez que, euh, encore une fois, les al-Saouds, Et, euh, et même euh, certains savants de Darwin Najdi et ainsi de suite, eh bien, ils rejetaient l'autorité des Ottomans. Ils avaient un problème avec eux. Ils ont même eu des conflits armés ainsi de suite. Et là, bien sûr, certaines personnes vont euh, nous faire embarquer dans toute l'histoire de Lawrence de l'Arabie et comment ce que il a pu euh, utiliser ce genre de conflit entre les deux pour pousser certains Arabes de la Mecque et de l'Arabie autre chose à faire la guerre à à faire la guerre à l'Empire ottoman et ils vont dire que ça, c'était la cause de tous les problèmes, tous les mots que nous avons jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire, euh, comment on peut dire ça euh, La colonialisation des terres de l'Arabie, qu'on le voit jusqu'à aujourd'hui d'une façon même indirecte, la, paix, la, la perte de Palestine, de la Palestine, oui, elle a un certain lien avec ces conflits qui existaient, donc... Est-ce que ce conflit-là était pleinement justifié? Peut-être que non. Ça demande. Il était humble. Ça, c'est les questions sensibles qui demandent beaucoup. Pourquoi? Parce que oui, on peut blâmer. Encore une fois, les. Pas l'Arabie Saoudite aujourd'hui. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, je la blâme euh, sans aucune réserve mais on peut blâmer encore une fois les al saoud dans le temps et les al shir dans le temps et ainsi de suite pour peut-être certains jugements qu'ils ont fait certains choix qu'ils ont fait mais on peut pas faire cela sans blâmer aussi les ottomans lors de leurs dernières années lors de leurs dernières décennies pour le fait qu'il y a eu beaucoup de d'innovations de bid'a et même parfois de chérquillettes qui sont apparus dans leur culture et, qu ont, et qui ont été tolérés, qui ont même été encouragés, ainsi de suite. Donc, il faut se mettre, encore une fois, comme on dit, euh, dans, dans, dans les chaussures et dans le contexte, dans la place de l'autre personne. Il okay ne faut pas seulement voir avec un œil qu'il y avait euh, l'Empire Ottoman... Et l'Empire Ottoman, il avait la force, il avait la puissance, il représentait l'Islam. Voilà qu celui qui est de l'autre côté. Je suis pas en train de justifier, attention, je suis pas en train de dire que c'est bon ce qu'ils ont fait, ils ont posé les bons gestes, je me mets de leur côté. Non, non, aucunement, aucunement, aucunement. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que parfois aussi, de l'autre côté, lorsque tu vois qu'il y a une puissance qui se dit une puissance de Islam et ainsi de suite, et qui fait la promotion de certaines bidas, certaines innovations graves et clairement contraires à la sunna du prophète, et qui utilise toute sa puissance pour ce faire, et eh bien c'est normal que tu vas avoir une certaine parfois réaction parfois même exagéré donc encore une fois je ne veux pas poser ici de de, de verdict ou bien d'accuser tel ou tel autre amour il leur cause elle revient en mais ce qui est important ici c'est de ne pas se précipiter à causer des à à, à poser des conclusions hâtives en disant que c'est la faute de tel ou bien de tel autre, sans avoir vraiment ça, ça demande beaucoup de moyens, ça demande vraiment, même si quelqu'un se veut, de un, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre toute une spécialisation dans ce domaine, si quelqu'un pourrait nous prendre un 20 ans, pour étudier bien cette période de l'histoire, les écrits des deux côtés, la situation des deux côtés, et ainsi de suite, et bien vérifier l'authenticité, donc ça c'est un travail d'historien, mais avant même de commencer ce travail qui serait... Plus un travail de doctorat et de post-doctorat, comme on pourrait le présenter, eh bien, ça va demander des années de de ilm, mais s'il t'as le ilm pour bien soutiller que ce soit dans euh, les sciences du hadith, au solfège, euh, la qaida, plusieurs autres domaines comme ça, pour pouvoir encore une fois avoir l'équipement et les moyens nécessaires pour poser un tel un tel verdict. Et je vais conclure, Charles Azoulay, avec ce livre-là, encore une fois kitab ou at-tahid. Est-ce que Kitab Tawhid pas le chad ici que on a utilisé, mais le livre initial que vous l'avez probablement vu dans les bibliothèques, les librairies ainsi de suite et sur Internet, il est gratuit, PDF dans plusieurs langues, le livre de l'unicité. Est-ce que c'est un livre qui est irréprochable Est-ce qu'il est parfait Non, il n'est pas parfait. C'est le livre dans wa Hadith qui est le livre parfait. La parole dans wa Hadith qui est quoi C'est ça, notre révélation, c'est ça le Wahy. Alors Dans le livre Kitab Tawhid, c'est un livre qui est extrêmement, extrêmement bénéfique à des personnes qui ne comprennent pas vraiment le Tawhid dans leur C'est pour ça, comme j'ai dit, même si l'auteur il était très controversé, il y a une histoire de l'un des ulama, l'un des savants de l'Arabie, qui a pris Kitab Tawhid, qui lui a enlevé Le, la couverture, il a enlevé le relief, ça veut dire la, la page titre et ainsi de suite. Il a déchiré tout ça. Il a pris seulement le contenu et il l'a pris chez certains ulama de l'Inde ou bien de As Sind, de l'Inde dans le temps, pas l'Inde d'aujourd'hui. L'Inde, il y a de cela plusieurs, plusieurs années quand l'Inde était encore des, euh, avait encore des terres de Islam et il y avait beaucoup de ulama là-bas avant que les ulama, avant que les musulmans ne, ne commencent à être opprimés comme ils le sont maintenant. Alors il les a pris, il a pris ces écrits là et l'un des savants là-bas il a pris ce livre-là il l'a lu et il a dit mais quel livre intéressant ça c'est l'haq ça c'est la vérité mais on a besoin de livres comme ça alors il a dit qui a écrit ce livre est-ce que c'est toi il a dit non ce n'est pas moi c'est Muhammad ibn Abi l-Wahhab alors il a dit cet homme-là il ne fait que promouvoir la la vérité encore une fois s'il avait présenté le livre sans avec avec le titre avec le nom de l'auteur Peut-être que l'autre personne aurait dit moi, je vais jamais lire le livre d'une un, telle personne, celui qui est l'ennemi du prophète. Certains, ils vont. Alors, ça, c'est des, ça, c'est des chibourets, ok Surtout les gens jusqu'à récemment, ce n'est plus le cas maintenant. Encore une fois, pour voir regarder ce par là, comment est-ce que la politique, les événements ont un impact sur la croyance des gens. On peut pas juste admettre que, ou bien penser que les gens. Donc, juste avant les événements de la fameuse révolution syrienne et ainsi de suite, les, euh, beaucoup de Syriens, par exemple, beaucoup de gens de Chamm et tout, étaient ex extrêmement, extrêmement sensibles et allergiques au nom de Mohamed ibn Abdel wahhab Encore une fois, parce qu'ils étaient sous un régime qui faisait la promotion de Al-Bida'a, d'une certaine forme euh, extrême de soufisme bien tordu, bien égaré et ainsi de suite et moi j'ai personnellement parlé à des personnes comme ça qui venaient de ce genre de pays-là il y a de cela plusieurs années qui me disaient Mohammed Ibn Abdoul Wahhab il déteste Rasoul Allah SAS. Je dis est-ce que tu est-ce qu'il déteste le prophète sallallahu SAS Son livre et ses écrits sont pleins de salat ala Rasoul Sallallahu Alayhi wa Sallam et de d'hadiths de Rasoul Allah SAS. Et a dit parce que il interdit de faire salat sur Rasoul Allah SAS. C'est pas vrai, il n'a jamais interdit de faire qui Tel va te dire ne fais pas salade sera salade alors c'est quoi ça c'est habituellement ce qu'on appelle encore une fois des stéréotypes tout comme nous en tant que musulmans euh, envers euh, ceux qui sont des non musulmans parfois eh bien ils ont des stéréotypes sur nous que nous on fait telle chose ou nous en adore notre dieu c'est la Kaaba c'est le cube noir comme certains américains ils croient ou autre chose Pourquoi c'est des stéréotypes, ok? Parfois présentés par les médias, parfois et parfois c'est fondé sur une petite chose. Peut-être Mohammed Abdelwahab il a dit que le fait de faire salat ala Rasulillah avec telle formule particulière, avec telle parole ou bien à tel temps, de telle façon, c'est une bid'a. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait salat ala Rasulillah, sallam. Comme certains soufis ils font et ainsi de suite. Parfois peut-être ils vont se regrouper et ils vont commencer à chanter al salat ou salam ala et danser comme ça. Alors peut-être Dans la Dawanat ils ont pris des fatwas comme ça qui disent que ça c'est une bid'a et ils vont dire que lui il déteste Rasulullah sallallahu wa sallam. Alors ça ce n'est aucunement de la justice. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à la vérité. Ce n'est pas comme ça qu'on craint l'Azawad. C'est comme c'est pas comme ça quand qu'on qu arrive à connaître ce que l'Azawad il aime et ce qu'il n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Ça c'est de la démo de la démagogie et même parfois des formes de populisme. Encore une fois, qui sont utilisés de part et d'autre à des fins quoi politique pour euh, montrer l'autre comme étant un démon ou autre chose. Alors encore une fois, son livre à lui Kitab ou Ta'wid, est-ce que c'est un livre qui est utile, extrêmement utile, encore une fois, surtout pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur ce concept-là de Al-Tawhid ou euh, euh, il y a d'autres livres comme Al-Usul al-Thalafi et ainsi de suite et d'autres ulama de ça de sa descendance mais il y a des choses qu'on peut critiquer bien sûr sur le livre en tant que tel comme par exemple le fait qu'il existe certains hadiths ou bien certaines narrations authentiques ça ce n'est pas une critique à l'auteur en tant que tel presque tous les ulama de l'islam sans exception Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi, Al-Nawawi tous, presque tous ont eu recours et en parfois parfois ils l'ont fait de façon volontaire, ils ont leur raison, c'est pas euh, on a parlé de ça dans nukhbat al-fikr et parfois ça leur échappe, ça leur échappe, parfois alim n'a pas accès à tous à toutes ces références au moment d'écrire une fatwa qui est urgente. Donc parfois il va il va se euh, il va se fier à sa mémoire et sa mémoire peut le trahir, peut nous trahir parfois. Alors dans tous les, les dans tous les écrits des ulémas de l'islam Il y a des hadiths qui sont faibles. Alors, dans ce livre-là, par exemple, on a déjà mentionné qu'il y a certaines narrations qui sont faibles, et certaines narrations, parfois, qui sont faibles et qui sont très faibles, ce n'est pas la faute de l'auteur, c'est la, la faute du lecteur, parfois, qui va l'apprendre comme une vérité absolue, et il va exagérer. Alors, parmi ces narrations-là, qui ont eu un certain... Un certain effet néfaste. On a parlé de ça lorsqu'on avait parlé de cette narration, par exemple. Je la donne seulement comme exemple. L'exemple de la narration de Abdullah ibn Ab Abbas dans laquelle il aurait dit que moi je vous dis moi je vous dis le prophète Il a dit et vous vous dites Abu Bakr, Omar. Ils ont dit. Il a dit. Il va avoir des pierres qui vont tomber sur sur vous deux du ciel et on avait dit que cette narration là l'ethbut avec cette avec cette formule là ce n'est pas une narration authentique de Abdullah ibn ibn et que euh, on avait mentionné que c'est vraiment mustabad c'est c'est ça serait vraiment étrange que Abdullah ibn Abbas qu'il pense que Abu Bakr et Omar vont dire quelque chose de contraire au Prophète Allāh ﷺ le s'il parlait un dirigeant aujourd'hui oui pourrait dire moi je vous dis tel dirigeant et vous vous dites rasoul euh, moi je vous dis rasoul Allah sallallahu mais vous vous dites tel roi ça c'est complètement normal mais pensez que Abou Bakr et Omar les deux vont dire quelque chose de complètement contraire à la sunna du prophète ali sallallahu et que Ibn Abbas il va penser que c'est lui qui s'y connaît mieux qu'Abou Bakr et Omar ça c'est هذا filleron et pire que ça bien sûr c'est la compréhension de plusieurs et je vais conclure avec cela char là donc encore une fois c'est pas la faute de Muhammad ibn Mohamdel mais c'est la faute de certains certains encore une fois c'est la fille entre guillemets tordus de nos jours qui comprennent qui prennent comme ça des conclusions hâtives ça c'est euh, c'est pour ça ils disent les, ulama, les ulama, ils ont une parole ils disent euh, les gens les plus néfastes pour une société c'est qui La moitié d'un médecin, un médecin qui est méde médecin à moitié, ça veut dire si quelqu'un veut devenir un médecin, il va faire ses études, il va faire la, la moitié des années de ses études, de sa formation, après ça il va arrêter, il va commencer à pratiquer. Cette personne-là va être néfaste pour la société, elle va représenter un danger parce que il a des éléments qui lui font croire qu'il connaît beaucoup de choses. Et de ce fait, peut-être il va prescrire certains médicaments ou prendre certaines mesures qui ne sont pas fondées, parce qu'il n'a pas terminé, il n'a pas la vue d'ensemble. Et disent les ulama « wa nusfu faqihin » Et la moitié d'un juriste, la moitié d'un savant, quelqu'un qui étudie la science, mais à moitié. Une connaissance qui est tordue, il marche seulement sur un seul pied. Alors, comme cela encore une fois, certaines personnes qui se disent « c'est la fille de nos jours », Et on voit que ils ont cet excès de zèle, cette violence dans les idées. Je ne parle pas bien sûr de la violence comme on l'utilise dans les médias et tout. Mais je parle de la violence, ça veut dire l'imposition des des idées comme ça avec les mauvais akhlaq et ainsi de suite. Et qu'il ne comprend pas, il ne sait pas faire la part des choses entre c'est quoi qui est vraiment sunnah, c'est quoi qui est vraiment bid'a, Et que à peine ceux qui connaissent des narrations comme ça et que euh, alors tout celui, on a bien sûr les... L'extrême, d'un côté, ce qu'on appelle les fameux madralis de nos jours, ou bien les faux salafis, ou bien euh, salafi, salafi, etre année un roulette' la fillette à aumour ceux qui ne font que faire l'éloge des, des gouverneurs comme si les gouverneurs c'est des partenaires avec Allah amazon' comme si le noyau de l'islam c'est le respect des gouverneurs comme si c'était l'un des piliers de l'islam et ces gens là bien sûr c'est les spécialistes de tabdir de la bid'a innovation donc tout celui qui n'adhère pas exactement même croyance que eux Un petit calife, ils disent, toi tu es mufti Les salaf, ils ont dit que les muftis on ne leur parle pas. Toi, tu ne suis pas la sunna, tu suis la, la bid'a. Moi, je te cite ce hadith. Toi, tu. Alors, c'est quelqu'un. Ça, c'est le genre de personne qui, si ils ont lu, ils ont lu peut-être quelques quelques passages comme ça de d'awa nadjiyah et que après ça ils lisent plus des passages de personnes contemporaines comme ça qu'ils pensent que ça c'est des ulama et de l'autre côté aussi il y a des les extrêmes, l'extrême de certains néo-kharijites qui font le takfir à droite et à gauche, donc ça c'est pas les gens qui te collent de mouptadir, de la bid'a d'innovation, ça c'est carrément des gens qui qui te collent de euh, de al-kufr pour la moindre erreur, pour la moindre erreur d'interprétation, le fait qu'ils te disent ça c'est un hadith, soit tu l'appliques ou bien tu as déjà oublié à Rasulullah si tu as désobéi à Rasulullah alors tu es kafir alors euh, soit tu m'écoutes parce que moi je te cite une ayat du Coran ou tu écoutes ton chèque si tu écoutes ton chèque alors ton chèque il est partenaire avec Allah alors toi tu as commis alors tu es kafir ok donc ça c'est des formes d'extrémisme qui reviennent à l'ignorance à Al-Jahl ou bien à un égarement qui est dans le cœur Iyadam Billahi Azza wa Jal et ça cette personne là c'est pas la faute de, de Muhammad Abdul Wahhab ni la faute des ulama ni autre chose ça c'est quelqu'un euh, à d'Allah Allah euh, Ta'ala a été écrit sur lui Allah Azza wa Jall il connaît pourquoi il connaît c'est quoi la hikma c'est quoi la sagesse subhanahu wa ta'ala et chaque personne est égarée de façon qui est qui est différente il y a le kafir il y a le mubtadi' il y a plusieurs formes de personnes donc en conclusion inchallah Azza wa Jall on va se tenir à cela euh, est-ce qu'il y a des questions avant de finir inchallah très brièvement est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de citer Si il n'y a pas de question, on va se contenter de cela. Encore une fois, c'est la fin de cette série sur Athéisme, sur le Monothéisme en Islam. Alhamdulillah, la On espère, que ça a été une série bénéfique. Encore une fois, on a fait de notre mieux pour vraiment présenter l'essentiel de ce qui est ici. On a couvert un bon 500 de pages, plein de d'enseignement très très important dans la religion d'Allah Azza wa je vous recommande fortement d'écouter cette série de la réécouter deux ou trois fois inchallah de bien réviser les notes pour bien maîtriser ces concepts et il y a notre autre série antérieure qui est char al Aqida al Tahawiyya et que les deux prises ensemble char se complètent très bien et ça donne une excellente base dans la aqida dans la croyance dans la foi subhanahu wa ta'ala, « وتعالى inchallah euh, azza wajal barakallah donc encore une fois on rappelle que tout ce qui était de vrai il vient d'Allah Azza de savab ça vient min Subhanahu wa Ta'ala ce qui était mal ou ce qui était faux ce qui était mal exprimé ça vient de moi-même min min ash-shaytan et que ça reste toujours que malgré n'importe quel effort qu'on va faire tout effort humain va toujours être quoi incomplet imparfait, surtout, encore une fois, je le rappelle, comme on le dit à la fin de chaque série, le fait qu'on essaye de présenter des sciences comme ça de l'islam de façon détaillée en une autre langue que la langue arabe, eh bien, il va toujours y avoir des parties qui sont mal exprimées ou qui ont été mal traduites ou autre chose. On fait de notre mieux, mais encore une fois, si vous avez des questions, on est toujours joignable sur Internet par la suite sur des précisions ou autre chose. Et euh, vous avez encore une fois l'image globale, la vision, comme on dit, de big picture, large de toute la série, comme ça s'il si y a des parties comme ça où c'était mal exprimé ou autre chose, eh bien, toujours ce qui est le plus clair, le plus univoque, c'est ce qui prime sur ce qui était. والله تعالى أعلى وأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أمت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين